One Qibla présente le cœur en action. Madarijus Salikin.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 Sallallahu alayhi wa sallam, ya eyyuhalladina amanu, taquullaha haqqa tuqatihi, wa la tamutunna illa wa entum muslimoun, amma ba'd, salamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Khayisar al-Islam, bienvenue donc à une nouvelle séance de l'étude de Madal et de Salikin, ou bien le cœur en action ou bien la spiritualité en Islam, plus en détail, et plus particulièrement toujours avec Le repentir, la tawbah, kitab ou la tawbah, on a presque fini, Inch'Allah, c'est que ça fait des mois qu'on parle de la tawbah, Inch'Allah, Azza j'espère qu'on a appris beaucoup de choses à ce sujet et à, à propos d'autres sujets qui y sont reliés, mais Inch'Allah, Azza wa on a presque fini avec la tawbah qui, encore une fois, représente environ un sixième de ce livre-là, Madarij al-Salikin, après ça, il va rester... Euh, des dizaines d'autres euh, étapes après Ta'uba Insha Allah Taala mais qui vont être couvertes euh, beaucoup plus brièvement et beaucoup plus euh, simplement Insha Allah Subhanahu wa Taala pour faire un bref rappel la Ta'uba le repentir c'est de revenir vers Allah Subhanahu wa Taala parce que la personne a fait un mal a désobéi à Allah Subhanahu wa Taala ou bien tout simplement a failli à certains de ses Obligations. Et le prophète, alayhi salatu wa lui-même, quand on l'a mentionné plusieurs fois, il faisait la tawbah plus de 70 fois par jour. Le prophète, alayhi salatu wa et dans d'autres narrations, plus de 100 fois par jour, alayhi salatu wa La tawbah, comme on l'a dit, ça suit habituellement, ou bien souvent, le fait que la personne désobéisse à Allah, subhanahu wa ta'ala, et commette un péché ou bien un interdit. La semaine dernière, lors de notre dernière séance, on avait parlé de quoi exactement qui pourrait nous faire un bref rappel? En deux mots, on parlait de Kabair et de Asara. Les deux formes principales de péché, il y a les péchés mineurs et il y a les péchés majeurs. On avait dit que les péchés majeurs, c'était quoi exactement qui pourrait nous donner une définition des péchés majeurs? Les ulamas, on avait dit, les savants divergent à propos de comment définir qu'est-ce qui est un péché majeur, qu'est-ce qui n'est pas un péché majeur, mais qui pourrait nous mentionner l'une de ces opinions, très brièvement inshallah Si Allah, Allah Azza wa Jalla il a promis pour un péché particulier que la personne va avoir l'enfer ou bien la na'na d'Allah Azza wa Jalla, la malédiction et la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala qu'est-ce qu'on a aussi Un? Le shirk. Oui. Shirk c'est le le plus grand des péchés. Il ne shirk la volmon ardim le polythéisme Qu'est-ce qu'on a aussi? Donc, al kabair Les péchés majeurs se distinguent entre autres des péchés mineurs par le fait que un péché majeur ça nécessite de faire le repentir auprès de Allah subhanahu wa taala, faire la tawba pour que Allah azawajalla promette le pardon. Tandis que pour les péchés mineurs, il se pourrait que la personne soit pardonnée même si elle n'a pas fait la tauba le repentir. Mais à travers quoi, par contre Les bonnes œuvres. Les bonnes œuvres font partir les mauvaises œuvres. Aujourd'hui, inshallah ut on va avancer avec un autre point qui va nous détailler un peu plus cette question des péchés majeurs et mineurs pour la comprendre maintenant de façon plus réaliste et plus pratique, et pour voir que ce n'est pas seulement le péché en tant que tel, en théorie, mais aussi l'attitude de la personne et l'être de la personne et son niveau de foi et de sincérité qui joue un rôle auprès d'Allah, subhanahu wa ta'ala, dans le jugement de cette personne. Avant d'arriver à là, Allah inshallah ou ta'ala, juste... Un petit point très très important parce qu'on n'avait pas le temps de, de le couvrir lors de notre dernière séance, mais c'est relié à la question du kabbalé. Il y a certains péchés qui sont encore plus graves que le kabair, sans arriver nécessairement à Shirk, le polythéisme ou bien la mécréance ou bien le coffre. C'est quoi Ça s'appelle Ça c'est péché majeur. Ça c'est coffre. Dans la, mentionnée, la mentionnée de la semaine dernière, le fait de désobéir aux parents, ça, ça reste encore dans les péchés majeurs. De ne pas vouloir faire le repentir. Donc ça c'est plus relié au cœur en tant que tel. C'est... La question c'est, il y a quelque chose de plus grave que les péchés majeurs, mais qui n'arrive pas au niveau de couffre nécessairement. Donc entre autres, oui, ça ça ça peut s'appliquer à tous les péchés que ce soit les péchés mineurs ou bien majeurs, c'est un péché qui est annoncé publiquement. Kull ummati mu'afa illa al-mujahirun. Izzali suratu salam ou comme a dit sallahu alayhi wa sallam les personnes qui s'exposent volontairement. Mais il y a une autre catégorie ici là. Al-bid'ah, l'innovation dans la religion. Ça c'est plus grave que Les péchés majeurs. C'est quoi l'innovation L'innovation, c'est le fait de... On ne parle pas d'innovation dans la technologie et tout. C'est pas ça. Aujourd'hui, quand on parle d'innovation, on parle au sens positif, compagnie qui innove la recherche. L'innovation, quand on parle de la religion, c'est le fait de modifier la religion à l'intérieur. Soit d'en enlever certaines parties ou bien d'y ajouter d'autres parties qui ne viennent pas. De la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le prophète alayhi salatu wassalam il a dit très très clairement. que Kullu Chaque innovation est un égarement et chaque égarement mène vers l'enfer. Parce que l'idée de l'innovation c'est quoi Qu'est-ce qui n'est pas bon avec une innovation Qui, qui pourrait nous dire C'est quoi le problème avec enlever une partie de la religion ou encore plus ajouter une partie à la religion Enlever une partie à la religion, ça pourrait être, ça pourrait être assez clair. Quelqu'un veut dire le fait de renier que quelque chose fasse partie de la religion. Mais quelqu'un pourrait nous dire, c'est quoi le problème à ajouter quelque chose dans la religion Oui. C'est comme si on connaît mieux qu'Allah Azza wa Qu'est-ce qui fonctionne dans la religion C'est le fait de remettre en question le caractère complet et parfait de la religion d'Allah Azza wa Allah subhanahu wa ta'ala dit... اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا كل لا ريليجيون د الله عز وجل الله سبحانه وتعالى كومبليتي افيك لا فين دو لا في دي بروفيت عليه الصلاه والسلام الاسلام اله peut être il manque quelque chose à notre innovation maintenant c'est la prochaine etape c'est l'innovation de transformer les, actions, les les informations que nous avons les connaissances en action comment mettre ça en pratique dans notre vie de tous les jours ça c'est ce que Allah Azza wa Jall il veut de nous je vous donne un exemple c'est pas c'est pas simple c'est c'est pas ce que je ne suis pas en train de défendre ça je donne un mauvais exemple OK si moi je vais vous dire ah on remarque que lors du mois de Ramadan de nos jours les musulmans s'entraident beaucoup lors du mois de Ramadan à l'extérieur du mois de Ramadan Les musulmans ne s'entraident pas beaucoup, ils ne vivent pas en communauté. Mais alhamdoulilah, dès que ramadan, il arrive, les gens, ils aident les orphelins et les pauvres et ainsi de suite. Alors de ce fait, moi je propose à ce que les savants de l'islam vont nous dire qu'à partir de maintenant, ce qui va devenir obligatoire, ça va être ramadan et shawwal. On va retarder il de un mois. Pour le bien, on va faire le jeûne de de deux mois, on va se rapprocher plus d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme ça il va y avoir plus d'orphelins et de pauvres et ainsi de suite qui vont être aidés, les mosquées vont être plus remplies pendant deux mois et ainsi de suite. Ça c'est une bide, a priori ça semble être intéressant, moi je vais vous dire mais qu est-ce est que moi je propose quelque chose de mal Je vous propose de jeûner en plus, de se rapprocher plus d'Allah azza wa de venir plus à la, à la mosquée, au masjid. Mais ça, c'est ce qu'on appelle une bida, une innovation. Pourquoi C'est parce que ça ouvre la porte maintenant à ce que chaque personne commence à proposer ses propres opinions pour faire une législation à l'intérieur de la religion. Pour nous dire, c'est comme si moi je suis un prophète, au fait. Vous dire, il ah, faudrait maintenant jeûner deux mois à la place d'un mois. L'autre, il va dire, non, non, moi je, pr je propose trois mois. L'autre, il va dire, on va faire six prières par jour. L'autre, il va ajouter, et maintenant, une fois que la porte, elle est ouverte, elle ne sera plus jamais... Fermé, c'est pour ça les savants ont dit att ha en känsla av att vara en del av en grupp som är samma som dig. Det är que fördel att ha en känsla av att vara en del av en grupp som är samma som dig. Det är en fördel att ha en känsla av att vara en del vont le dire, même au fond d'eux-mêmes, de ils le connaissent. Mais quelqu'un qui innove, qui fait une innovation, une bid'a'at dans la religion, bien au contraire. Il va se défendre, il va se justifier, et souvent il va même se croire que lui, il est meilleur que le reste des personnes. Et de ce fait, c'est très difficile pour une personne qui tente dans la bid'a, dans l'innovation, de faire le repentir. Parce qu'on avait dit qu'il pourrait nous rappeler c'était quoi la condition principale du repentir C'est quoi la condition centrale du repentir Le regret, le remords. Et quelqu'un qui initie une bidaï, une innovation habituellement c'est très difficile pour une telle personne d'avoir des regrets parce que lui il pense faire du bien. « Est-ce qu'on vous informe des personnes les plus égarées dans cette vie ?» C'est ceux qui passent toute leur vie à faire des actions, des actions en pensant faire du bien alors qu'ils sont en train de faire du mal. Pourquoi est-ce que Allah ne leur donne pas ici l'excuse de l'ignorance, de la bonne intention C'est parce qu'Allah a envoyé des prophètes. Wa il ne nous a pas donné seulement notre propre raison pour que chacun essaye d'imaginer c'est quoi que Allah il aime. Allah wa il a facilité la religion pour nous. Entre autres, en nous envoyant des prophètes. On n'a pas à se disputer. Imaginez si Allah Jalla n'a pas envoyé un prophète. Quelqu'un pourrait dire, il y a beaucoup de pauvres, alors on devrait chacun donner 50% de notre fortune. L'autre, il va dire, non, 10% ce serait suffisant. L'autre, il va dire, non, il faut tout donner. Gardez le strict minimum de ce que tu dois manger pour ce soir. Et là, tout le monde va se chicaner. Qu'est-ce qu'Allah il veut de nous Allah subhanahu wa ta'ala, a envoyé un prophète et il a dit, ça c'est la zakat, ça c'est le jeûne, ça c'est la salat, ça c'est telle chose, les parents, et ainsi de suite. Même lorsqu'il y a un conflit, priorité, est-ce que c'est tes parents, ou c'est la salat, ou telle chose, tout est décrit dans la religion d'Allah azot. Est-ce que c'est clair Jusqu'à date, oui. C'est vrai que dans les mouvements dans les lois, dans les prophètes, c'est plus évident, dans les pratiques quotidiennes, c'est plus ou alors plus euh, euh, euh, en clair le doute, c'est c'est a... Pourquoi est-ce que ça sera en Par exemple, pour être très exemple moi il m'arrive des fois, par exemple, quand lui-même, juste après euh, euh, Aden qui est très en dès lui-même dit, il dit hein, des fois moi ça m'arrive de dire, que j'entends ça la... met un an en train de mettre un an en train de Pourquoi est-ce que tu le dis C'est ça la parce question. Parce que pour moi, c'est le fait d'entendre quelqu'un dire Allah Akbar. Je lis à travers les hadiths, amia ou alors à travers ou par exemple, par exemple, euh, quand je veux rentrer dans une salle d'examen, je dis. Euh, Il y a une différence entre la première et la deuxième. La première, c'est une ibada, c'est un rituel, c'est la salat. Donc Lorsque l'imam il dit Allahu Akbar, moi si je commence à dire quelque chose après je dois chercher, avant de la dire je dois chercher. Est-ce que le prophète sallallahu alayhi wasallam nous a appris à dire quelque chose à ce moment bien précis Vous comprenez Parce que c'est un rituel, c'est une ibad. Dans le deuxième cas c'est différent, le deuxième cas c'est un examen. Le prophète sallallahu alayhi wasallam n'a pas donné un rituel qui s'appelle l'examen. Vous comprenez Il n'y avait pas un examen lors du temps du prophète, alayhi salam. Donc si moi j'ai besoin de l'aide d'Allah, que j'aime un dua dans le Coran, je l'aime, et j'aime bien le dire avant l'examen en tant que tel, il n'y a pas de problème tant que je ne crois pas qu'il y ait une vertu particulière à dire ce dua avant l'examen. C'est tout simplement une préférence de iman personnel. Comprenez, je ne veux pas dire aux gens, hey, « Eh, je vous apprendrai un dua à dire avant l'examen. » Non, ça c'est mon choix personnel. Comprenez Donc, c'est là où il faut faire la, la distinction. Et le prophète, alayhi salatu wa écoutez, entre autres, parmi, surtout lorsqu'on parle de ce genre de pratiques très très détaillées, parmi les dégâts aussi des bid'a, parmi les effets néfastes de la bid'a, pourquoi est-ce que l'innovation dans la religion et plus particulièrement dans les rituels, ce n'est pas quelque chose de bien C'est parce que nos ressources en tant qu'être humain, c'est limité. Combien de temps tu as par jour Pour faire la ibada d'Allah Azzawajal. Toi ou toute personne, je ne te demande pas dans ta vie personnelle, mais donne-moi typiquement aujourd'hui. Est-ce que tu connais beaucoup de personnes qui ont 7h, heures, 8h heures à, à donner en tant ibada par jour Passer 7h, 8h de ibada chaque jour, de façon quotidienne, entre salat et du'a et lire le Qur'an. Est-ce que tu connais beaucoup de personnes comme ça aujourd'hui Non. À peine il y a des personnes qui font une heure 5 salat et qui lisent un peu de Qur'an et ainsi de suite. Donc nos ressources sont limitées. On doit faire des choix. Ce que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, nous a appris dans les sunna authentiques, dans les hadiths authentiques, le nombre de du'as, d'invocations authentiques et ainsi de suite, croyez-moi, on a l'embarras du choix. Ce n'est pas obligatoire, c'est des sunna. en plus. Mais le plus qu'on prend, le plus qu'on se rapproche d'Allah, sallallahu wa Alors si moi je vais laisser tout cet embarras du choix de sunna authentiques, prophétiques, que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, nous a appris lui-même, Et je vais aller chercher autre chose que je vais inventer moi-même. Je suis en train de laisser derrière moi la sunna pour faire quelque chose que moi j'invente. Vous comprenez Ça c'est entre autres parmi les effets néfastes de la Bida. Oui mon frère. Oui. Oui. De oui. de vie, de de ça oui. Très, très bonne question. Taraouih, ici pour, juste pour, est-ce que Taraouih, vraiment, c'est une bida Lors du temps du prophète, alayhi wa sallam, le prophète, alayhi il a déjà rassemblé les gens, il a déjà rassemblé les croyants pour faire la salat. En groupe, la nuit lors de Ramadan. Donc, c'est une sunna prophétique. Sauf que le prophète S.A.S.M. l'a fait. Et dès qu'il a réalisé que tout le monde venait pour salat, cette salat, même si lors du temps du prophète S.A.S.M., à ma connaissance, elle ne s'appelait pas, elle n'avait pas ce nom particulier, Tarawih. C'était Qiyamul Layl, en groupe, dans le masjid, lors de Ramadan. Mais lorsque le prophète S.A.S.M. l'a réalisé qu'il y avait beaucoup de monde qui venait au masjid, qu'est-ce qu'il a fait Il a cessé de le faire. Pourquoi est-ce qu'il a cessé de le faire de peur que les gens ne comprennent que ça c'est une obligation parce que lors du temps du prophète wa sallam, on est encore dans une période de révélation on prend pour acquis que tout ce qui est fait lors du temps du prophète c'est très important et on pourrait avoir tendance imaginez si le prophète wa sallam, pendant des années il a fait salat la prière de la nuit à la mosquée et tous les compagnons priaient avec lui aujourd'hui Lorsque Ramadan arrive, tu vas te sentir très très mal si tu rates une soirée de tarawih. Comprenez? Alors que Allah Azawajallah n'a pas mis ça comme une obligation sur nous. Il a fait quelque chose de bien qui encourage. Même, même que les savants disent parfois c'est mieux pour la personne de faire tarawih à la maison pour certaines personnes. Quelqu'un qui est hafidh Coran, quelqu'un qui sait que il va pouvoir faire. La prière qui n'a pas besoin d'un groupe de personnes pour l'encourager, pour qu'il ait plus de volonté ainsi de suite. Si la personne, elle a de la volonté, elle sait réciter le Coran. C'est mieux pour elle de faire la prière de Ramadan tarawih, à la maison. Parce que c'est plus de d'ikhlas, c'est plus sincère entre toi et entre Allah. Une fois que le prophète s.a.w. a quitté ce monde, il y a eu la khilafa de Abu Bakr, qui était très très brève et sur laquelle il était concentré à stabiliser l'Ummah, la, la nation du prophète sallallahu alayhi wa sallam et après ça, la khilafah de Umar, anhu, le deuxième calife de l'islam qui lui s'est concentré plus sur les pratiques et les ibadats et ainsi de suite et c'est lui qui a fait revivre cette tarawih là et la a al-bid'a hadhi. faisait référence à ce qu'on appelle ici le ma'na al-lourawi, le sens linguistique, pas la bid'a la bid'a qui est interdite, comme on l'a dit, c'est de faire quelque chose que le prophète sallallahu alayhi wa sallam N'a jamais fait. Alors qu'il y avait les raisons de le faire. Vous comprenez? Est-ce que le prophète sallallahu wa a utilisé un microphone? Non. Mais est-ce que c'est une bidaa? Non. Pourquoi? Parce que est-ce que ça existait lors du temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Non. Si le microphone existait lors du temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, que le prophète sallallahu n'a pas voulu l'utiliser malgré que les gens il y avait beaucoup de personnes là on va dire oui le microphone c'est une bid'a comprenez mais ça n'existait pas lors du temps du prophète alayhi salatu salam mais lorsque quelque chose il y a le muqtadir les causes elles sont là et que malgré ça le prophète ne le fait pas ça veut dire c'est une bid'a dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala c'est clair non même dans ta pratique personnelle si c'est relié au rituel si tu crois si tu as des remords à l'intérieur. Tu comprends si, si tu sens que c'est une responsabilité, il faut faire cette chose-là. Là, ça devient une bida. Je connais un frère, peut-être que j'ai déjà donné cette histoire avant, mais je connais un frère, lorsqu'il s'est converti à l'islam, ça fait, il y a cela, je pense, une vingtaine d'années environ. Le frère, au début, il a commencé à prendre ce genre de rituel qui ne sont pas dans la Sunna. Parce qu'il fréquentait un groupe de personnes et ainsi de suite. Et au début, il était... Très, très, très chaud, là. Il voulait faire, macha Alors, tout ce qu'il lui disait de faire, « Fais cette ibadah, fais ce rituel, fais... »« Et gare à toi si tu essaies de discuter avec lui. » Parce que là, il va te traiter que toi, tu, tu n'aimes pas, tu n'aimes pas l'islam, tu ne veux pas être une bonne personne, etc. Donc, avec ce genre de personne parfois, il faut être un peu... Di -di diplomatique, comme, comme on dit. C'est un bon frère, alhamdoulilah. Avec le temps, deux ans plus tard, ou autre chose... Le frère revenait un jour, il m'a dit « Mais j'en peux plus. Pratiquer l'islam, J'aime l'islam, mais c'est trop. » Je dis dit « Pourquoi est-ce que c'est trop ?» Il m'a dit « Dire à chaque jour, subhanallah, mille fois, Hamdullah dix mille fois, Allahu Akbar, dix mille fois. <rire> » Je lui ai dit « Mais pourquoi est-ce que tu dis ça ?» Il m'a dit « Parce que les frères, les frères, ils me disent, il faut dire ça à chaque fois. »« Mais c'est toi qui t'es embarqué dans ça. » Il n'y a pas dans un hadith authentique, il n'y a pas un doa un Dekr à faire 10 000 fois par jour. Ça n'existe pas. Salam Ça n'existe pas dans la Sunna du prophète, Le plus authentique que nous avons, c'est 100 fois du'a. 100 fois subhanallah, 100 fois subhanallah Si je me rappelle bien, il y a certains hadiths, très très, quelques peu hadiths, quelques hadiths sur 1000 fois tel et tel doua. et même ces hadiths entre les savants, est-ce qu'ils sont Il ou bien qu'ils sont authentiques Dans la tendance générale, dans le dhikr du prophète sallallahu alayhi wasallam, si on parle de 10, 33 fois subhanallah, 33 Allah Akbar, parfois on parle aussi de 100 fois comme subhanallah wa bihamdihi et ainsi de suite. Donc, si toi tu veux t'imposer quelque chose, même au niveau personnel, qui n'est pas dans la sunnah du prophète alayhi sallallahu et que tu te sens mal, que si je ne vais pas le faire, ce n'est pas bien. Là tu es à la limite de... Al-bidra, parce que comme on, sait, comme on a dit, Wallahu y'a'lamu wa antum la, ta'lam. Allah, il sait, et nous? on ne sait pas. Allah, subhanahu wa ta'ala, il a révélé une religion aussi pour qu'elle puisse être réaliste et accessible. Qu'est-ce que le prophète, il a dit, Ahabbul a'mali ilallah, Ahabbul a'mali ilallah, c'est quoi les oeuvres les plus aimées auprès d'Allah? Ad-wamuhu wa'in C'est les œuvres les plus constantes, même si elles sont moindres auprès d'Allah azzawajal. Oui, la quantité, c'est bien. Faire beaucoup de amal salih, c'est bien. Mais avant ça, ce qui est plus important encore, c'est la constance. Alors, moi, je peux me dire ce soir, à partir ce soir, je vais faire telle et telle chose. et vais faire qiyamul lail pendant toute la nuit. Pourquoi est-ce que le prophète sallallahu nous a interdit de faire la prière de la nuit pendant toute la nuit, que ce soit... En permanence, à chaque nuit. Pourquoi est-ce que le prophète nous a interdit de faire le jeûne toute l'année Si quelqu'un veut dire, moi, à partir d'aujourd'hui, je vais jeûner toute l'année. C'est interdit. Vous comprenez Pourquoi est-ce que c'est interdit Même si au début, toi, tu es motivé. Mais sans le savoir, à long terme, ça joue à contresens. Ça va avoir un effet néfaste sur ton hymne. Oui, mon frère. Aleykoum sallam. Oui, mon frère. non rapport à la beaucoup de savants même qui osent, qui connaissent ce que tu parles, qui ne faut pas innover, ils vont être intéressés. Ils encouragent, ils interviennent pour encourager certaines pratiques pour être selon leur euh, effort intellectifs et c'est dans l'état actuel pour la personne est amenée mm -hmm. de ça pour son âme, son corps pour pouvoir mieux vivre. Oui. Donc, euh, les savants qui, qui connaissent les hadith qu'ils qui, qui, qui, qui viennent de citer, ils ont des avis par rapport à cette information. Ils savent ça, mais par rapport à l'état Non. Oui. Ah, bien sûr, on ne peut pas donner ici une réponse détaillée, parce que je ne sais pas de quel bid'a exactement tu parles, que les savants, ils ont dit dans l'état actuel et ainsi de suite. Je ne veux pas savoir, parce que si toi tu donnes un exemple, l'autre va donner un autre exemple, autre, et le bid'a, ça ne ça, ça se termine pas. Donc on va être ici... Pour la soirée. Ce qui est important ici, c'est de comprendre les lignes directrices, les principes. Après ça, si tu comprends les principes, c'est toi-même toi, toi -même qui peux comprendre les détails. Le prophète, alayhi sallatou alayhi il a dit « Dharouli ma taraktukum »« Attachez-vous à ce que je vous ai laissé. » La religion d'Allah, elle est claire. « Wa ma kana Allah, n'a rien oublié. Allah, a envoyé un prophète pour le temps du prophète, sallallahu alayhi et pour le temps d'aujourd'hui, dans l'état de la ummah aujourd'hui ainsi de suite. S'il y avait quelque chose qui manquait, bien sûr ce n'est pas le cas, mais en théorie, si on pense en théorie, s'il y avait vraiment quelque chose qui manquait dans le message du prophète, pour répondre aux questions des problèmes de la Oumma aujourd'hui, Allah Azzawajal aurait envoyé un autre prophète aujourd'hui. Il n'y a pas un autre prophète parce que le prophète... oui. Oui, ça c'est l'interprétation, ça fait l'unanimité, le idma' entre les ulama' du passé. Parce que toujours, si on veut comprendre parfois, s'il y a une balance, même si on sort un peu du sujet, il y a une certaine balance intéressante ici. Parfois c'est important de se référer à des savants qui vivent dans le contexte du problème en tant que tel. comprenez Quel est l'avantage de ça Quel est l'avantage de se référer à un savant qui vit dans le contexte Je peux avoir un savant Qui vivait dans, dans son temps et le seul contact que j'ai moi avec lui, c'est ses écrits, ses textes. Je peux avoir un savant qui vit avec moi dans le contexte, qui vit dans mon temps ou bien même encore plus dans mon lieu. Quel est l'avantage de, de se référer à un tel savant L'expérience directe de l'individu. Donc, il connaît le contexte, donc ça a un certain avantage. Par contre, il y a un inconvénient Quel serait l'inconvénient d'avoir, de se prendre comme référence un savant qui vit dans le même contexte que toi? Oui. Ce qui dit est véridique, donc le, le fait que la personne soit plus rapprochée habituellement, ça a plus d'impact. C'est vrai, très très bon point. Et il y en a aussi un autre effet. On donne moins d'importance à d'autres avis. Risque, il dérape. Non, au sens général, mettons au sens général, on parle pas juste de l'objet, on parle dans la religion en général. Mm -hmm. Oui. Oui. Je vais, beaucoup, beaucoup, beaucoup de points que vous avez mentionnés sont très, très intéressants. Mais je vais me concentrer sur le point que je voulais mentionner ici. Parce qu'il faut faire parfois une certaine balance. Okay? On, on répète souvent qu'il faut revenir aux savants qui vivent dans notre contexte et qui no connaissent notre contexte et tout. Excellent. Par, par contre, il faut être conscient aussi de l'envers de la médaille. C'est quoi l'inconvénient à ça C'est que le savant qui vit dans le contexte, du même contexte que toi, il a tendance aussi à être influencé par ce contexte. Donc, lui aussi, sa vision est un peu biaisée. Vous comprenez Elle n'est pas, pas neutre. L'autre savant, même si c'est dans les livres, lui, il est neutre. Il voit de l'extérieur. Il ne vit pas dans, dans la bulle. Parce que parfois, tellement le contexte il est puissant, ça influence la psychologie de la personne, son état émotionnel. Surtout si on parle ici d'un contexte de faiblesse. « Toi, tu es faible. » il y a quelque chose de, de plus fort que toi comme le prophète Salasimil a dit l'islam a commencé étrange et il va revenir étrange tout, il, tout comme il a, il a commencé dans un tel contexte celui qui vit avec toi dans le même contexte va toujours voir l'islam avec cet angle là de de faiblesse donc parfois lorsqu'on vit dans une bulle on ne voit pas ce qu'il y, qu y a à à l'extérieur. Vous comprenez Donc ici, il faut faire la balance. Il faut revenir aux savants qui sont avec nous, qui vivent dans le même contexte et ainsi de suite. Et aussi, avoir un certain esprit critique et revenir aux grands savants de l'islam. Qu'est-ce qu'ils ont dit sur ce qu'on pourrait appeler la théorie Quand on dit la théorie, ça ne veut pas dire que ce n'est pas pratique. C'est loin de la réalité. Vous comprenez Donc, les ulama sont unanimes sur le principe en tant que tel du danger de la Bida'a, même s'ils diffèrent un peu sur les sur certains détails de ce qu'on appelle -bida les bid'a' des ibadats et ainsi de suite, mais ils sont unanimes. Par exemple, lorsqu'il y a eu lors du temps de -mu les mu'atazilites, ça fait quelques siècles, plusieurs siècles, pas quelques, pas quelques siècles, ils ont amené une bid'a qui est « khalq al-Qur'an »,« bid'a de aqidah »,« bid'a de croyance ». Ils ont commencé à dire « est-ce que le Qur'an il est créé ou bien il n'est pas créé ?» Eux, ils ont dit « Quran Coran il est créé c'est une créature d'Allah azza Allah grave c'est du kalam Allah Coran c'est la parole d'Allah azza va... Excuse-moi frère Non il y a aucune kalam Allah la parole d'Allah avant même d'arriver à la vie en tant que telle et à la réponse. La question en tant que telle, déjà, c'est une... C'est une bida. Est-ce que le prophète Salasmi a déjà parlé de le Coran, créé ou pas créé C'est déjà... -ce qu c'est quoi l'intérêt Est-ce qu'il y a un certain intérêt ici Est-ce qu'il y a une certaine certain problématique à résoudre Non. Ils ont inventé ce problème parce qu'ils ont eu un certain islam qui était influencé par la philosophie, ilmul kalam, et ainsi de suite. Et de deux, ils ont commencé, parce qu'ils avaient la puissance, la puissance du calife, et ainsi de suite, dans leur temps, ils étaient arrivés à un certain niveau de pouvoir politique. Ils ont commencé à faire l'épreuve. Imaginez aujourd'hui, on dit ça, « Coran, makhlouk ou pas makhlouk ?» Il y a des gens qui disent, « C'est quoi ça ?» Dans leur temps de Mu'tazila, parce que c'était puissant, il y avait la police qui te surveillait, qui dit que le Coran n'est pas makhlouk. Tu vas en prison, on te teste à l'extérieur, ton avis politique, Comprenez Les savants sont testés aussi un par un. Qu'est-ce que tu dis Est-ce que... il y a des savants qui ont été contraints à dire que c'est makhlouk, à mentir juste pour ne pas être punis, pour ne pas être mis en prison. D'autres savants ont dit la vérité, ils ont été punis. D'autres ulama, ils ont essayé de trouver des jeux de mots pour s'en sortir. Toute une fitna, toute une épreuve. Pourquoi Pour rien. Bid'atun fi, abd'in, innovation. Tous les ulama de du par la suite se sont entendus que ça c'est une... Bid'a dans la religion d'Allah Azzawajal. Et il y a d'autres bid'a qui sont beaucoup plus subtils et détaillés, ce qu'on appelle bid'a de bid'a ta'budiya. En passant, selon vous, c'est quoi le madhhab qui est le plus dur sur les bid'a? Le plus strict? Dans les quatre écoles connues, de fiqh, c'est quoi le madhhab, l'école qui est la plus stricte? Vraiment qui ne tolère pas du tout le bid'a de loin? Hanbali. C'est la réponse qui vient souvent et on a tendance à penser que c'est le cas. Et c'est pour des raisons plutôt politiques. Ça c'est numéro 2, madhhab Hanbali. Le madhhab le plus sévère sur la question des bid'a'a, c'est le madhhab malikite. De loin plus que le madhhab hamdali. La plupart des ouvrages qui ont été écrits sur la bid'a'a, les dangers du bid'a'a et ainsi de suite, des savants Maliqueite qui n'ont rien à voir parce que je sais qu'aujourd'hui les gens, voyez les gens parfois ils utilisent, je parle pas de vous de votre réponse, mais je parle de gens qui utilisent parfois veulent utiliser certaines questions comme la question de l'bidâ parce que ils savent que ça va ouvrir la porte à la controverse et, et ainsi de suite. Il y a des gens qui veulent utiliser ça pour des fins politiques pour faire passer un certain message. Donc dans les pays par exemple dans lesquels il y a le madhab Malikite On essaie de faire un portrait que tout celui qui parle de Bid'a, il est financé par le pays du Golfe, et Habbali, je ne sais pas quoi, et ainsi de suite. Ce qui est complètement faux. Parce qu'on a, comme on a mentionné, on a de grands savants de, du madhhab de l'imam Malik, comme l'imam Al-Qarafi, qui n'est pas du tout ce qu'on appelle aujourd'hui euh, Wahhabite, ou je ne sais pas quoi. Rien à voir avec ça, ni historiquement, ni idéologiquement, ni rien du tout. Imam Qarafi, il dit que la fameuse pratique qui existe aujourd'hui dans, dans les pays du Maghreb, dans plusieurs pays du Maghreb, le fait de dire « Salam alaikum, salam alaikum » après la salat. Qu'est-ce qu'on fait après la salat, plusieurs personnes ?« Taqabbal Allah, taqabbal serrer la main. Celui qui est à droite, celui qui est à gauche. Alors, Imam Qarafi, lui, qui est un pur maliki parmi les grands juristes malikis du temps, ce n'est pas un contemporain, il a dit que ça c'est une bid'a. Vous comprenez Quelqu'un pourrait nous dire « Pourquoi est-ce que ça serait une bid'a a? Quels seraient l'effet les néfaste de ça qui, qui, qui pourrait nous dire C'est quoi le problème Excellent. Ça, ça rend la concentration de la personne. Et ça, on le remarque souvent. Même les personnes qui disent « Salam alaikum » ou autre chose. Tu viens de dire « Salam alaikum »« Salam alaikum » Après la salat, qu'est-ce qu'il y a dans la sunnah Il y a le tasbih, les hamd, Allahu Akbar »« Réciter ayatul kursi » Celui qui récite ayatul kursi À chaque, après, chaque, après chaque salat, la seule chose qui va l'empêcher d'entrer au paradis, c'est de mourir. Comme dans le hadith authentique du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, surat al-ikhlas, falaq wa nas Mais lorsque tu as dit que tu dis salamu alaykoum, salamu alaykoum, quelqu'un dit taqabbal Allah, taqabbal Allah, et taqabbal Allah, rapidement ça va passer à autre chose. Ça va bien, là on commence à parler d'autre chose et on sort du masculin. Comprenez, Ça dérange. Je ne suis pas ici pour débattre, ok? Regarde mon frère. Regarde mon frère. Pour, pour être honnête, pour être très clair, ok, pour être très clair, que ce soit toi, moi ou tout le monde, il s'applique à tout le monde. La religion d'Allah Azzawad on apprend des savants, des grands savants de l'islam, après le prophète alayhi salatu, bien sûr, qui n'ont rien laissé, qui n'ont rien laissé de façon aléatoire. Allah azza wajalla dit: "Je vous demande, gens de C'est pas moi qui va faire une fatwa, c'est pas moi aussi qui va aller à l' rencontre de quelqu'un comme Imam Qarafi pour te dire "il se prend pour qui lui" pour nous dire que c'est une bid'a. Vous un savant, grand savant respectable de l'Islam, très très grand savant, respecté partout les madhahib de l'Islam jusqu'à aujourd'hui. Personne qui dit Imam Qarafi c'est quelqu'un qui a l'eau. Et les sunnites s'entendent que ça c'est Imam un des a'imati. Et c'est si on n'est pas en train de parler des détails et a commencé c'est pas un cours de fiqh. Ce qu'on veut comprendre ici, c'est quoi La logique qui est derrière. Qu'on ne juge pas, je ne juge pas avec mon opinion, Moi, je dis, mais pourquoi Je ne suis pas d'accord. Parce qu'il y a d'autres choses à prendre en considération qui sont à droite et à gauche que moi, je ne vois pas maintenant, que je vais peut-être comprendre un jour. Vous comprenez Donc, là, c'est Béda, oui, je pas que quelqu'un dans un message faire la remarque à l'autre, soit lui-même et lui attention, ce que tu vas dire c'est que Et le mot, on pas qui dit ça dans les etc. Oui, tout à fait. Tu as tôt, tôt, tôt, totalement raison. Hein. En passant, juste une parenthèse. Si, si, si on n'est pas encore revenu au livre, on est encore avec El bida ah, c'est pour une raison. Je ne sais pas, pour, juste pour répondre à des questions, pour faire la discussion. C'est parce que c'est un sujet que plusieurs personnes vont présenter de façon controversée. Ça peut donner même lieu à des discussions chaudes à l'extérieur et ainsi de suite. Ce n'est pas ça le but. Ce qui est important, c'est de comprendre la religion d'Allah Azza wa de comprendre, chacun, celui qui veut obéir à Allah Azza wa Jalla qui veut se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala, comprendre qu'est-ce que la religion d'Allah Azza wa Jalla. elle dit, presse ça celui qui veut, lorsque tu fais un débat avec les personnes, il ne faut jamais faire un débat pour gagner lorsqu'on parle de la religion. Ça c'est pour les débats de foot et autre chose. Pour la religion, Allah Azza wa il te dit, tu passes le message, tu vois la personne veut faire une chicane pour gagner ainsi de suite, laisse-la gagner si elle veut, parce que c'est la religion d'Allah, ça appartient pas à moi. Pour répondre à ta question, oui, tout à fait. Mais ça, c'est ce qu'on appelle madamat bihilbalwa. Parfois, une chose, chose qui devient tellement commune, tellement dominante dans une culture ou un lieu ou autre chose, que de un, si tu vas lancer comme ça à quelqu'un de dire ah ça c'est une bid'a, a", le mal qui va en sortir de ça dépasse beaucoup plus ce, ce que tu essaies de réparer. Ça veut dire déjà toi, tu es qui Si au moins tu étais mettant Toi ou moi ou n'importe quelle personne, si tu es dans un environnement dans lequel toi tu es un savant et les gens te font confiance pour ton ilm et ainsi de suite, et tu sais que tu vas dire c'est une bida, a. les gens vont comprendre directement et vont te respecter au moins, c'est une chose. Mais pour que toute personne dise ah, ça c'est une bid'a a. ce que tu fais, imagine qu'elle va être là la, la réaction. Et de deux aussi, aujourd'hui, ce qui nous reste juste le fait de dire taqabbarallah, c'est le problème de la Ummah aujourd'hui On est parti beaucoup plus lourd. Aujourd'hui, excuse-moi mon frère, je n'aime pas donner ce genre d'exemple, mais aujourd'hui il y a des gens dans le masjid, il y a des gens dans le masjid qui font la salat et que sa aura n'est même pas couverte. Les gens portent des vêtements tellement serrés, la aura n'est pas couverte. C'est insultant pour le masjid, insultant pour les musallines, ta salat n'est pas valide. Alors ça c'est beaucoup plus grave que le fait de dire à l'autre, le fait de serrer la main c'est une bida. Oui, oui, bien sûr, bien sûr mon frère, tout à, tout à fait, je ne suis pas en train de justifier, je suis en train de te dire, il faut comprendre de l'autre côté aussi que la personne se sent faible, que celui qui a le se sent Ce Se sont comme étant faibles aujourd'hui. Le fait de, de dire aujourd'hui, juste de faire une simple nasihat sur des choses très très claires de l'islam, des gens vont dire c'est quoi, c'est pas, pas tes affaires, des choses. Donc, imagine entrer dans des choses de détails comme ça. Allah Azza wa Jal, il kalifullah La yukallifullahu nafsan illa wussah. Le fait de dire la vérité, donner nasihat amr bil ma'ruf, nahi anil munkar oui ça fait partie des obligations en islam en général, mais Allah Azza wa il a mis une limite à ce que chaque personne peut Tu prendre comme responsabilité. Tu peux pas être responsable, toi, parce que toi, tu connais l'islam, parce que toi, tu pratiques l'islam. Tu peux pas être responsable de l'ignorance de milliers de personnes qui refusent tout simplement d'apprendre leur religion parce qu'ils n'ont pas tant temps à faire ça. Comprenez D'autres questions sur le bid'a? Ah? avant de passer au prochain point, Inch'Allah C'est clair Revenons à, à Madarid al-Saliki. On a parlé des péchés mineurs et des péchés majeurs et maintenant, incha'Allah ta'ala, on va relativiser ça. On va relativiser ça, bien sûr, encore une fois, c'est pas nous qui le faisons, mais selon ce que les ulamas, ils ont constaté dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il nous dit ici, وَهَاهُنَا أَمْرٌ يَمْبَغِيَ أَتَّفَطْتُنُ لَهُ وَهُوَ أَنَّ الْكَبِيرَةَ قَدْ يَقْتَرِنُ بِهَا مِنَ الْحَيَاءِ وَالْخَوْفِ وَالْإِسْتِعْضَامِ لَهَا م Relativement ici, lorsqu'on parle d'une personne en particulier, il nous dit ici que par contre, parfois un péché majeur pourrait être mis dans un certain contexte, tellement de haya' d'Allah Azzawajal, le gêne, celui qui a commis un péché majeur se sent tellement gêné, tellement, peut dire... Euh, Excusez-moi, mais entre guillemets, parce qu'il y a pas, je trouve pas un meilleur mot, tellement insulté devant Allah d'avoir désobéi à Allah subhanahu wa ta'ala, tellement craintif d'Allah subhanahu wa ta'ala, que auprès d'Allah, ce péché majeur va devenir comme un péché mineur. Et parfois le contraire. Min killel hälsa, ogårdel mubalat, och törk chov, och istehanet bha, ma yulhqha bil kbai. Trafvärn peshminar. Personen som gör en mineur, sitt städe spros, är att så mycket, hon gör inte uppmärksam, så mycket hon gör, hon uppfattar inte betydelsen av vad hon gör. Hon undervurderar det att att desobeya Allah S. A. W. A. S. en peshminar, Allah A. en majeur. C'est pour ça, rappelez-vous, la dernière fois on avait clos avec cette citation de l'imam Ibn Abbas, anhu, qui a dit quoi ?« La sarirata ma'a ma'a israar wa la kabirata ma'a istighfar. » Qu'au fait, il n'y a pas un péché mineur alors que la personne persiste et insiste. Et il n'y a pas un péché majeur alors que la personne elle craint Allah Azza wa Jal et demande le pardon et fait la la taouba. Rappelez-vous, la dernière fois, on avait dit que d'un côté, Sous un certain angle, il n'y a pas un péché qui est majeur, parce que rien n'est trop grand pour Allah Azzaud. Allah Subhanahu wa Ta'ala, il y a des choses qui nous choquent, nous, mais pour Allah Azzaud, il n'y a rien qui est trop grand, si Allah Azzaud veut pardonner à la personne. Mais d'un autre côté aussi, on avait dit qu'il n'y a pas un péché qui est mineur, parce que tout péché, c'est une désobéissance à Allah Subhanahu wa Ta'ala, en regardant à qui on a désobéir c'est Allah subhanahu wa ta'ala le tout puissant c'est pour ça que certains ulama même le fameux hadith qu'on a traité la dernière fois on avait dit qu'elle qui pourrait nous dire le hadith les choses qui font en sorte que la personne perd ses péchés les actions qui effacent le péché de façon régulière quelles étaient les actions entre autres dans le hadith les 5 prières donc chaque prière à la prochaine prière à la prochaine prière qu'est-ce qu'on avait aussi Vendredi au vendredi, la Jumu'ah ou Jumu'ah, qu'est-ce qu'on avait Ramadan au prochain, Ramadan. Ça efface les péchés qui sont entre les deux à chaque fois, qui sont au milieu tant que la personne évite les péchés majeurs. Ça veut dire que ça efface seulement les péchés mineurs. Mais même ça, les, les, certains ulama, certains savants, vous pouvez revenir au, euh, à l'étude oui, des 40 Nawawi, incha'Allah, des talibs de l'imam Ibn Rajab, qui devrait être bientôt, incha'Allah, disponible sur Internet. Mais dans ce char, en détail, avec tous les détails, plusieurs ulama, ils ont dit, « Si la personne commet des péchés mineurs, un péché mineur, mais elle le commet avec l'aim ou balette, elle persiste et sera le même péché de façon constante et régulière, c'est comme si de rien n'était. Il se peut que même, salat à salat et ainsi de suite, ne fasse pas ce péché. » mineur parce qu'auprès d'Allah il est devenu comme un péché majeur. Même exemple que ce que le frère il a dit tout à l'heure, un autre facteur qui pourrait intervenir pour faire d'un péché mineur un péché majeur. Fait d'exposer. Al Mujahara. Publié. Yatafa. Quelqu'un se vante. Qu'est-ce que ça veut dire lorsque quelqu'un il désobéit à Allah de un et de plus il se vante, il s'expose, il s'affiche. Fier. Encourage les autres, et c'est presque, c'est comme s'il est en train de se moquer d'Allah Azzaud. Vous comprenez C'est presque, s'il veut défier Allah subhanahu wa ta'ala. Vous comprenez Imaginez si quelqu'un, imaginez, on, vous, on donne un exemple, est-ce que vous réalisez l'exemple ici, la différence entre quelqu'un qui conduit sans permis de conduire valide, C'est illégal. Il y a quelqu'un qui conduit, qui n'a pas de permis valide, mais qui est en train de conduire et il a peur que la police l'attrape, l'arrête, parce qu'il va avoir une grosse contravention. Et entre quelqu'un qui va dans la rue, qui parle aux médias, aux journalistes et à tout le monde, et dit « moi, je refuse d'avoir un permis de conduire valide. Et je conduis quand même. » Qu'est-ce qu'il est en train de faire, le deuxième défie l'autorité, comprenez, il défie l'autorité, beaucoup plus grave que le premier. Ça, c'est entre être humain. Donc le fait de s'exposer, de s'afficher, ça fait en sorte qu'un péché mineur pourrait devenir un péché majeur auprès d'Allah subhanahu wa taala. C'est pour ça toujours on dit, iman, la foi, ça se trouve où? L'Iman, c'est où? dans le cœur et dans les actions. C'est toute notre ville, Iman. Par contre, le centre, le noyau de l'Iman, c'est à l'intérieur du cœur. Les actions, c'est l'aspect visuel, c'est comme la pointe de l'iceberg. Auprès d'Allah, ce qui est dans le cœur, ce n'est pas pour questionner, parce qu'il y a des gens, fameux Erja'a, qui disent que la foi, c'est seulement dans le cœur. Et ça, on a prouvé plusieurs fois, on a parlé plusieurs fois dans ça, on a fait des heures et des heures, plusieurs hanakai, ainsi de suite. Dans le passé, des années, on en parle pendant des années, depuis des années plutôt. On a dit que, elle imène la foi. On ne peut pas, l'être humain, c'est une personne, c'est pas deux personnes. Tu n'as pas, pas le toi qui est externe et le toi qui est interne. Tu as une personnalité dans ton cœur que tu caches et tu as une autre personnalité qui est à l'extérieur. comprenez, ça, c'est seulement le moulin Mais même le moulin il finit par par s'exposer et prendre un chemin qui est clair, Allah Azza wa va l'exposer. Par contre, le fait que certaines personnes aient prétendu que la foi c'est seulement dans le cœur et que ça c'est une erreur qui est grave bien sûr, d'autres personnes ont répondu mais en allant vers l'autre extrême. Ils ont dit non, non, non, la foi c'est les actions, les bonnes œuvres et ainsi de suite et elles ont oublié le cœur. La réponse, dans le milieu, c'est quoi C'est que la foi, comme on a dit, c'est les actions et c'est le cœur. Les deux vont ensemble. Sauf que le centre, le noyau, la source de la foi, c'est dans le cœur. Ça, c'est certain. Et c'est très, très clair. « wa minkum » Allah Azza wa dit « Qu'est-ce qui monte vers Allah Azza wa Lorsqu'on sacrifie le mouton pour Al-Id. Ça, c'est une ibada, c'est un rituel. Qu'est-ce qui monte vers Allah Azza wa Il dit subhanahu wa ta'ala, c'est pas le sang qui monte, c'est pas la chair qui monte vers Allah Azza wa Le sang ça coule, on le nettoie, la viande c'est, ça va à l'estomac, on la mange. Qu'est-ce qui monte vers Allah Azza wa Jal taqwa c'est l'intention, la soumission. Pourquoi est-ce que tu as sacrifié Pourquoi est-ce que... À ce moment bien précis, tu as décidé de mettre de l'argent, mettre de l'effort le, et sacrifier, c'est au nom d'Allah, subhanahu wa taala, c'est le tawhid, c'est ça ce qui monte vers Allah, subhanahu wa taala. Le même animal, le même animal, si tu l'avais sacrifié de la même façon, avec le même menton et ainsi de suite, et tu avais dit à la place de Bismillah, Bismillah, je sais pas quelle idole, qu'est-ce que ça va devenir? Shirk, ça va devenir polythéisme, la viande va être haram et ainsi de suite. Vous comprenez Donc, l'aspect central ici, il ne faut jamais sous-estimer ici. La question du cœur. C'est pour ça l'imam Ibn al pourquoi est-ce qu'il a écrit tout ce livre Madarid Salikin, les ulamas, ils ont écrit, l'imam Ghazali, il a écrit, Ihya Ulum al et ainsi de suite. Plusieurs livres. Pourquoi Parce que le cœur, la banun illa man le jour dernier, il dit, subhanahu wa la seule chose qui va sauver la personne, c'est celui qui vient avec un cœur qui est qui est sain, un cœur qui est propre. Et bien sûr, le cœur ne peut être propre que avec les bonnes actions. Donc, on ne peut pas faire les péchés à droite et à gauche et ne pas faire la salat et désobéir à Allah. Après, ça dire j'ai un cœur qui est salim, un cœur qui est sain. Impossible. impossible. Sauf si tu arrives à nous prouver que tu n'es pas un être humain. Ça, c'est autre chose. Vous comprenez avait une question tout à l'heure Une question ?« Wa وهذا امر مرجعه الى ما يقوم بالقلب وهو قدر زائد على مجرد الفعل والانسان يعرف ذلك من نفسه ومن غيره ça on va le détailler encore plus inchallah donc il nous dit c'est que ça c'est une question qui revient au cœur au cœur cette question là de relativité des œuvres qu'un péché majeur pourrait devenir mineur auprès d'Allah Azza et le contraire aussi pourquoi à cause de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 Souvent on la comprend comme étant, allez-vous cela, mon Souvent on comprend que la justice c'est de donner à tout le monde la même chose. Et on me dit la semaine dernière, c'est pas ça exactement la justice, parce que Amara na Rasoulullah sallallahu alaihi wasallam, nous nazi la nasa, menazi Dans cette vie du bâmant du Prophète sallallahu alaihi nous a demandé à traiter. Chaque personne avec le statut qu'elle mérite. Sauf que ici, le statut que la personne mérite, c'est pas à cause de sa richesse, ou bien de sa beauté, ou bien de sa linnée, ainsi de suite. C'est à travers le fadl, sahibul fadl, personne qui fait les bonnes œuvres, personne qui aide les personnes, et ainsi de suite. Comme on l'a dit la semaine dernière, quelqu'un qui a fait beaucoup de bien, beaucoup de bien, l'aide des personnes, construit un hôpital, un orphelinat, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Un jour, il a fait une erreur, il a fait du mal à une personne, une seule personne. Est-ce qu'on va détruire sa vie à cause de ça Une erreur humaine qui arrive à tout le monde. Est-ce qu'on va effacer tout le bien que cette personne a fait On va oublier le fait que cette personne-là a aidé 10 000 personnes. On va détruire tout ça à cause que la personne a dit un seul mot à une personne Non. Vous comprenez On peut effacer beaucoup de choses. On parle, on parle ici d'une parole normale. Je ne vais pas parler de l'extrême. Okay? On ne va pas parler d'un mal extrême. On va parler d'un mal normal qui, qui vient de toute personne. Ça arrive à n'importe quelle personne dans la vie d'être en colère contre quelqu'un et de lui dire quelque chose et de dire après ça, je m'excuse. Vous comprenez Donc, ça arrive. C'est une chose qui arrive. Les deux cas ne sont pas traités. Alors, auprès d'Allah, al A'zim, quelqu'un qui est adorateur d'Allah azawajal, qui fait beaucoup de bonnes œuvres, qui essaye de se rapprocher d'Allah subhanahu wa taala, qui craint Allah azawajal et ainsi de suite, une telle personne aurait plus de chance à être pardonnée par Allah azawajal que quelqu'un qui qui vit une vie qui est complètement contraire, comme il nous dit ici, مَن لا يُعْفَى لِغَيْرِهِ Il nous dit ici Wasami at Shaykh al Islam ibn Taymiyyah, rahimawalla Yahul. Donc il dit ici, L'imam ibn Qayyim il parle, il nous dit et j'ai entendu mon cheikh à moi, sans Sheikh à lui, Imam ibn Taymiyyah, il a dit Undur ila mousa, alayhi salaatu sala. Donc ici la comparaison Déjà entre deux prophètes, deux nobles prophètes d'Allah Azzaud, mais qui ne sont pas au même niveau. Quels sont les meilleurs prophètes auprès d'Allah Azzaud? Quels sont les cinq meilleurs prophètes? Muhammad alayhi salatu wa salam, Ibrahim ala, Nuh alayhi sallam, Musa ala, Isa ala sallam. Ça c'est les cinq meilleurs prophètes auprès d'Allah. Allah Là, qui nous dit ici, Umr ilam Musa C'est un enseignant qui est en train d'enseigner à ça, de dire quelque chose à ça, à son élève. Il pense à Moussa, prophète Moussa, Moïse alayhi sallam. Qu'est-ce que Moussa alay a fait? رمى الالواح التي فيها كلام الله الذي كتبه Il a lâché les tablettes les tablettes sur lesquelles Allah Azza wa Jall il lui a écrit quoi? Al-wahy la révélation les tablettes qui viennent directement d'Allah Azza wa al و ألقى الالواح Il dit Subhanahu wa Ta'ala. Imaginez si quelqu'un va lâcher un livre sans livre sacré d'Allah qui tombe par terre c'est grave Moussa alayhi salam l'a fait Allah azzaout ne l'a pas puni pour ça pourquoi parce que Moussa alayhi salam c'est pas moi et vous Moussa alayhi salam ne fait pas ça parce que il maltraite les paroles d'Allah azzaout jal -il, il ne respecte pas les paroles d'Allah subhanahu pourquoi est-ce qu'il a fait ça tellement il était surpris en colère contre eux. Ben nous Israël. et il est en colère. Pourquoi Est-ce qu'il est en colère pour de l'argent Est-ce qu'il est en colère parce qu'ils lui ont fait du mal à lui pour son estime à lui Non, ça n'a rien à voir parce qu'ils ont désobéi à wa et ils ont adoré al ijl cette idole en l'absence de Moussa (alayhi as wa et a choisi un prophète Il a tiré la barbe de son frère Haroun qui est un prophète comme lui un noble prophète donc c'est son frère et c'est un noble prophète et il l'a tiré par la barbe. Ce qu'Allah Azza wa il l'a blâmé pour ça. Non, mais auprès d'Allah Azza wa Jalla, c'est parce que c'est Moussa Alayhi Salam, c'est un prophète très aimé auprès d'Allah Azza wa Jalla. Allah subhanahu wa ta'ala lui pardonne à lui ce que il ne pardonnerait pas à moi et vous, vous comprenez pourquoi de un à cause du ihsan le niveau de ihsan, de bienfaisance de iman, de la foi et ainsi de suite et de deux aussi parce que même l'état d'esprit, Moussa alay salam quand il fait ça, il fait pas, c'est pas, pas de l'injustice, il est pas en train de faire du mal il veut pas faire du mal à son frère qui est un autre prophète non, c'est ici le la responsabilité qu'il a sur Banu israël et ainsi de suite et il a laissé son frère derrière lui en tant qu'adjoint, mais il réalise aussi ici que selon son jugement son frère n'a pas assumer la tâche proprement. Mais après ça, Haroun alayhi salam, bien sûr, il a expliqué. Moussa a, alayhi salam, il a donné un coup de poing à qui À l'ange de la mort. Parce que Allah alayhi envoie l'ange de la mort au prophète pour leur demander l'autorisation avant de, de mourir par, encore une fois, Allah, a, alayhi salam, par la noblesse qu'il accorde au prophète Mbya Mousa il a donné un coup de poing à l'ange de la mort ce que l'arzudil il blâmé pour ça non c'est Mousa aleyhi sallam comprenez c'est le bien aimé d'allah subhanahu wa taala un noble prophète d'allah subhanahu wa taala on en verra et l'a et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 L'épreuve de son propre peuple bano Israël qui lui ont fait tellement de mal avec leurs paroles et ainsi de suite. Et il a dit le vrai, il a dit la vérité devant Pharaon et ainsi de suite. Ça c'est grand, très très grand, immense auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors Allah azoudal il lui pardonne d'autres choses qui arrivent sur le chemin. Vous Comprenez C'est ça comme on a dit la semaine dernière, on le répète. C'est très très important ici. Beaucoup de personnes prennent cette image et parfois, bon, parfois c'est par, par simple ignorance, naïveté, banqueur, mais parfois aussi c'est avec une mauvaise intention, ok, pour annuler la religion, pour que la religion la mette de côté. <rire> Beaucoup de personnes ont cette image non réaliste, trop idéaliste de la pratique humaine de la religion on ne parle pas de la religion elle-même la religion elle-même en tant que révélation c'est c'est parfait mais est-ce qu'il y a un être humain après les prophètes qui est parfait non alors souvent les gens ils, ils imaginent que si tu as la foi si tu pratiques la religion tu dois être un être qui est parfait comprenez ce qui n'est pas vrai Et le fait de mal percevoir ce qu'est la religion dans la vie, ce qu'est l'islam dans la vie. Oui, l'islam c'est akhlaq, Mais qui t'a dit qu'avoir le bon akhlaq, avoir le bon comportement, c'est être comme un ange sur cette terre Impossible. Même la personne avec le meilleur comportement va avoir des moments de Colère, de frustration, ça arrive à toute personne. Bien sûr, il y a une certaine limite, vous comprenez, il y a une limite que le croyant ne dépasse pas, que le mouhmi ne dépasse pas. Mais la colère légère, al-chosoumal légère, les meilleurs compagnons, pour les personnes, encore une fois, ceux qui ne comprennent pas cette règle pratique réaliste, ce caractère réaliste de la religion d'Allah, Azodel, c'est souvent le même genre de personnes qui se trouvent un peu en conflit intellectuel dissonance cogn cognitive un peu lorsqu'on parle des Sahaba des compagnons du prophète à les ah les compagnons c'est les meilleurs c'est les meilleurs euh, croyants de l'islam et c'est nos modèles et ainsi de suite mais après ça il va lire un hadith oh, on va lui dire il y a eu des compagnons qui étaient en ouais c'est normal c'est quoi le problème les compagnons c'est les meilleurs croyants c'est nos exemples à suivre et aussi dans les hadiths on trouve que parfois deux compagnons se chicanaient pour un morceau de terre Ça appartient à qui Venez est venu chez le prophète. Chacun réclamait que ça, c'était mon morceau à lui, à, à moi. Comprenez Les Sahaba, Abu, Abu Bakr et Umar se sont chicanés une fois dans le messe du prophète, wassalam, devant le, le prophète. Wassalam, parce qu'ils ont eu un, une discussion qui était un peu sérieuse. Quelqu'un a dit « Tu veux tout simplement être Contre moi, c'est tout. L'autre, il a dit, non, non, c'est toi qui veux être contre moi. Vous comprenez Mais c'est deux grands compagnons du prophète, c'est les meilleurs des compagnons. Alors, le fait d'imaginer que la, la religion, c'est pour faire de nous des anges, non, ce n'est pas pour faire de nous des anges. C'est pour faire de nous des êtres humains que Allah Azza wa aime. C'est tout. C'est clair Donc, ce caractère la pratique de la religion, c'est quelque chose de très important à comprendre. Quand on voit, parce qu'il y a beaucoup de personnes Aujourd'hui, même parfois des khutabahs, des cheikhs et des ainsi de suite, malheureusement, qui, qui, ont, qui ont cette perception un peu bizarre. Alors, il veut dire aux musulmans, si vous voulez que les musulmans deviennent encore puissants et deviennent comme ils étaient, ainsi de suite, alors, il essaye de, de nous proposer un certain idéal qui ne va jamais exister, jusqu'à la fin des temps. Il veut nous faire croire qu'il va y avoir un, un jour lors duquel tous les musulmans vont être présents à salat al -fadr et tous les musulmans vont faire « Qiyamul la nuit. et tous les musulmans vont être honnêtes et tous les musulmans ne vont pas voler et ainsi de suite et, de suite. et là Allah Azza wa va nous faire descendre la victoire et ainsi de suite ça ça n'arrive pas, c'était même pas présent lors du temps du prophète même lors du temps du prophète il y avait des moulafiqines, des hypocrites des gens qui faisaient des choses qui étaient mauvaises et ainsi de suite c'est la nature de la vie humaine c'est clair euh, donc ici Wandar ilay Younous ibn Matta. Il dit après ça donc le premier exemple, l'exemple de Moussa alayhi sallam, prophète Moïse. Deuxième exemple c'est prophète Younus, alayhi sallam, noble prophète d'Allah azawajalla, mais qui n'est certainement pas au niveau de Moussa alayhi salam. Qu'est-ce qui est arrivé à Younus C'était quoi son épreuve Allah azawajalla l'a éprouvé avec quoi exactement Donc, qu'est-ce qui est arrivé après Son épreuve. Prisonnier au, au fond d'une baleine, à l'intérieur d'une baleine. « annahu kana minal batnihi ila yawmi Pourquoi est-ce qu'il était prisonnier Parce que « il Son peuple ne voulait pas l'écouter alors que <coughs> son peuple ne sont pas arrivés à lui faire le mal que Beno Israël ont fait à Moussa, bien moindre que ça. Mais il s'est précipité d'être en colère contre son peuple et il les a laissés Ce peuple-là, ne veut, veut pas écouter, ne veut pas suivre la vérité, je les laisse derrière moi. Allah Azza wa Jalla avec cette expérience certainement pas intéressante pour un être humain de se trouver à l'intérieur d'une baleine, comprenez Allah Azza wa ne l'a pas traité comme Moussa Alayhi Salam. C'est un noble prophète, mais n'est pas au niveau de Moussa Alayhi Salam. Il n'a pas fait le sacrifice que Moussa Alayhi Salam, il a il a fait le ihsan comme Moussa Alayhi Salam. Il a fait deux nobles prophètes d'Allah Azza wa mais qui ne sont pas au même niveau. Quelqu'un qui est min ul azm min ar-rusul, les plus déterminés, et un autre qui est un noble prophète d'Allah Azza wa mais qui n'est pas de d'un noble prophète d'Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fal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 On va prendre le meilleur exemple comme étant l'exemple de Younus alayhi salam. Parce que qu'est-ce qu'il a dit Younus alayhi salam, une fois qu'il était au fond de la baleine? La ilaha illa anta subhanaka inni Il a fait le dua près d'Allah azzawajal dans certaines narrations. à ma connaissance, c'est pas un hadith du prophète alayhi sallatou salam corrigez-moi si quelqu'un connaît un hadith authentique là-dessus à ma connaissance ça fait partie de l'israéliat les narrations de, des gens du livre qu'il n'y a pas de problème à les ajouter ici comme un petit détail tant qu'elles ne sont pas contraires à ce qu'on a dans l'islam <coughs> donc dans, dans certaines de ces narrations que les anges auraient dit sautun que ça c'est une voix qui est connue Ça veut dire on la connaît avant c'est pas la première fois que Yunus alayhi salam fait doua c'est quelqu'un qu'on connaît avant alors il mérite d'être sauvé par Allah subhanahu wa ta'ala et d'avoir l'assistance d'Allah subhanahu wa ta'ala nous dit wa contraire lorsqu'il était sur le point d'être englouti Début de hade Faraon fått det här? Ämnade han att det var något annat? Nej. Det är bihi banu Det är inte il A commencé à dire le är d'Allah det. Det är inte det. Det är inte det. Det är inte det. Det är inte det. Det är inte det. al är inte det. Det är inte det. Det är inte det. Det är inte det. Det är inte det. Det är inte det. Det är inte det. Il y a des gens, qui il, il y a des gens, ils réalisent pas. Il y a des gens, ils réalisent pas le mal qu'un être humain peut faire. Il y a des en gens, des ne réalisent pas la gravité du mal qu'un shaytan humain comme Pharaon pourrait faire. Si je vous dis. Que pensez-vous d'un être humain qui prendrait une fourmi volontairement et qui commencerait à la brûler Qu'est-ce que vous allez penser d'une telle personne Comment décrire une telle personne On a un mot. Cruel. Qu'est-ce qu'on a aussi Cruel. Qu'est-ce qu'on a Hein Injuste. Lâche. Hein Sans état d'âme. Quelqu'un qui le fait à chaque matin, c'est un rituel, pour le reste de sa vie, une fourmi par jour. Hein C'est pas un être humain normal. Pourquoi est-ce que je dis ça Parce que si, si, si on essaie de compter, si quelqu'un va le faire pendant 10 ans chaque jour, ici 300 jours, 3000, okay, mettons, quelqu'un va... <rire> Quelqu'un brûlait dix mille fourmis lors de sa vie, c'est tellement cruel ça. Imaginez qu'il y a des êtres humains qui sont responsables, même dans les temps modernes, Staline et ainsi de suite, responsables de la mort de dix, dizaines de, mi, de millions d'êtres humains. Il y a des, des gens ils réalisent pas c'est quoi ça, c'est quoi, quoi quelqu'un qui a... Donner l'ordre qui est responsable d'avoir tué un million, quatre millions, cinq millions, dix millions d'êtres humains. Ils, ils comprennent pas, c'est quoi Mais c'est quand même un être humain. Faire du à pour lui. Faire lorsqu'il lorsqu'il a envisagé, envisagé de dire quelque chose que là. Azawd il l'a aidé. Tu as semé tellement de corruption sur cette terre, maintenant tu penses pouvoir faire la tauba repentir trop tard. Et Allah Azza wa ne va pas t'aider. Dans le hadith authentique, Jibril il a dit au prophète, il a dit, si tu as vu, si tu as vu, comment est-ce que j'ai enfoncé la tête de Pharaon dans l'océan De peur que la miséricorde l'attrape le rattrape ça veut dire de, de peur qu'il ne puisse faire la tauba même jibril alayhi salam ne voulait pas voir firan faire la tauba comprenez c'est allah zo zal ki c'est allah subhanahu wa ta'ala qui écrit le qadar mais nous en tant qu'être humain avec nos connaissances très très simples parce que quelqu'un fait tellement de façades même notre notre état d'âme fait en sorte que on a on a juste pas le goût de voir cette personne là au derniers instants de sa vie juste comme ça, faire tauba sans aucune bonne œuvre sans avoir rien réparé et partir comme ça parce que Allah bien sûr il est juste et Allah Subhanahu wa Ta'ala c'est lui qui a la et qui a la sagesse Subhanahu wa Ta'ala c'est pour cela que si la personne elle a plus de bonnes œuvres que de mauvaises œuvres La personne va être sauvée auprès d'Allah subhanahu wa taala comme dans une narration de Ibn Masoud radhiyallahu taala le fameux compagnon du prophète wa il a il dit: wa dit Ibn Mas'ud il dit quelque chose d'intéressant il dit: "Je souhaiterais, si c'était possible pour moi, de faire un, un une entente amiable". Quoi qu'on va me garantir que pour chaque dix mauvaises œuvres que je puisse faire une bonne œuvre. Pourquoi Parce qu'une bonne œuvre, elle est toujours multipliée par dix au plus. Comprenez Le jour dernier auprès d'Allah, c'est la balance. Alors, si la balance des bonnes œuvres elle est plus lourde que la balance des mauvaises œuvres, la personne sera... الله سبحانه وتعالى ولهذا يغفر لصاحب التوحيد ما لا يغفر لصاحب الإشراك لأنه قد قام به مما nu hibbu min maqtada an yaghfirah la huwa yusamihah. Wa kullama kana tawhidul abdi a'adham kanat magfiratullahi c'est un point très très intéressant ici. C'est pour cela qu'Allah Azzawajal, il pardonne à celui qui a le tawhid. Le monothéisme, c'est qu'Allah Azzawajal ne pardonne pas à celui qui a le polythéisme. Comprenez Et le plus que le tawhid est plus puissant dans le cœur de la personne, plus que la personne on aura de chances à être pardonné par Allah. Quel est le tawhid? C'est quoi le tawhid? Non. Avant de répondre à votre question, on va commencer par l'autre question. Quel est le tawhid? C'est quoi le tawhid? Très très bonne question, mais il faut comprendre la première avant de pouvoir répondre à la deuxième. Croire en un seul Dieu. Qu'est-ce que cela implique Qu'est-ce que cela contient On parle de croire dans quel sens exactement ?« Ikhlas lillahi subhanahu wa ta'ala ». Très bien, donc première chose, c'est l'intention. L'intention dans les œuvres, que ce soit dans une œuvre en particulier, ou bien le tawhid, plus large, ça veut dire, c'est vivre selon le tawhid, ça veut dire vivre pour Allah subhanahu wa ta'ala. Le tawhid, en toute simplicité, Je vis pourquoi Dans ma vie, je, je vis ici, c'est qui mon maître Qui est mon Seigneur C'est Allah, subhanahu wa ta'ala, ça c'est le tawhid. Quelqu'un qui a un tawhid qui a moitié, tawhid et autre, il, il a des choses qui sont pour Allah, des choses comme les moucheriquis, ils ont proposé au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, au début. Hein ils ont dit, ah ok, toi tu es tellement tenace, tellement... Euh, déterminé dans ta religion que tu ne veux pas adorer nos, nos idoles et ainsi de suite, alors on veut négocier avec toi on te propose le contrat suivant tu adores nos divinités avec nous un an et on adore seulement Allah l'an après, année par année enfin, une entente alors Allah Azza wa dit quoi la a'budou ma ta'budouna wa la entou ma'abidouna ma Ah, on ne peut pas mélanger le tawhid avec shirk, ça ne marche pas, ça marche pas. Les bonnes œuvres avec les mauvaises œuvres, ça marche. Ce n'est pas bien, mais ça fait en sorte, comme on l'a dit tout à l'heure, les bonnes œuvres font partir les mauvaises œuvres, et s'il y a des mauvaises œuvres qui restent, la personne pourrait être punie pour ce qui reste. Mais lorsqu'on parle du tawhid d'Allah, le tawhid, ça ne se mélange pas avec shirk. Une seule goutte de shirk, ça, ça fait partir tout le tawhid d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Donc le tawhid, c'est vivre pour Allah, subhanahu wa ta'ala. L'adoration, c'est pour Allah subhanahu wa ta'ala. Quand on parle ici de l'adoration, l'ibada, c'est quoi l'adoration L'adoration, ça veut dire la pleine soumission avec l'amour ultime. La chose que tu aimes le plus dans cet univers, c'est qui C'est Allah subhanahu wa ta'ala. La chose que tu crains le plus, l'être que tu crains le plus dans cet univers, c'est qui C'est Allah subhanahu wa ta'ala. Ta pleine soumission. Le seul être pour qui Tu es prêt à te soumettre sans avoir quelque chose de physique, quelque chose de pratique devant toi, c'est Allah Subhanahu wa Taala. Comprenez. Donc ça, un. Qu'est-ce qu'on a aussi dans le tawhid? Accepter tout ce que Allah Azzawajal, il dit. Ça veut dire ne pas questionner. Encore une fois, ça, ça revient question de l'ibad. Quelqu'un pourrait accepter ce que telle ou telle référence elle dit parce que je respecte sa science mais je vais la mettre dans un cadre je vais avoir un esprit critique un sens critique, je pourrais critiquer je pourrais me permettre de remettre en question mais Allah Azza wa Jal, Tawhid ça veut dire tout ce que Allah Azza wa Jal on n'a kanna li mu'minin wa la mu'minatin idha qaballahu wa rasouluhu amran ayyakouna lahumul khiyaratu min amrihim je ne veux pas dire palahu rabbika la yu'minun hatta yuḥakkimuka <'en> fī mā shajara baynahum thumma lā yajidu fī anfusihim ḥarajan mimmā qaḍaita wa yusallimu taslīman bi ḍī'ī īmān parce Allah Azza wa Jalla dit quelque chose ou son prophète عليه الصلاة والسلام parce que son prophète عليه الصلاة والسلام n'est qu'un messager le prophète عليه الصلاة والسلام n'invente pas des choses de lui on entre, quand on dit on doit obéir au prophète عليه الصلاة والسلام pas une ibada du prophète عليه الصلاة prophète عليه c'est un messager il passe le message d'Allah Azza même lui ne peut pas se permettre d'inventer comme on va le voir dans C'est ça ce qu'on appelle la ribale. Aussi, attribuer les attributs de perfection qu'ils sont exclusifs à Allah subhanahu wa ta'ala. Qui connaît tout? Allah azza Et seul Allah, négation. Si je dis Allah il connaît tout, mais il y a quelqu'un aussi qui connaît tout, c'est le chiffre. Qui contrôle tout? Allah Azza wa Qui peut tout faire? Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ce qu'on appelle le tawhid. Dès qu'il y a quelque chose qui va à l'encontre de ce genre de gens, parce que tawhid, comme on a dit? Tawhid, ce n'est pas comme les péchés. Péchés, Il y a quelqu'un qui fait les l'autre péché majeur. Quelqu'un qui a un niveau de foi plus élevé. Il y a quelqu'un qui est mu'minun bi iman, croyant, mais en même temps qui est désobéissant, qui a iman faible. Tawhid, il n'y a pas de tawhid et autre chose. C'est seulement tawhid. C'est pour ça qu'il s'appelle tawhid. Tawhid, wahid, tu wahid. Unique, l'unicité d'Allah Azzawajal. Tawhid c'est connaître Allah subhanahu wa ta'ala. La معرفة الله عز وجل. Connaître c'est qui, qui est Allah subhanahu wa ta'ala. Tout ça ça rentre dans le Tawhid, le monothéisme. Alors là pour revenir à votre question. Est-ce que le fait d'être né dans une famille de Tawhid, est-ce que ça fait de nous automatiquement un mouhid je comprends tout à fait la question je comprends tout à fait la question c'est une question qui, qui revient beaucoup mais avant de répondre à la question comme on a dit, la première question ici c'est est-ce que le fait d'être né dans une famille de tawhid ça fait de moi un muahid automatiquement avec le tawhid qu'on a expliqué tout à l'heure si, si, si mon père à moi Il connaît Allah Azza wa il craint Allah subhanahu wa ta'ala. La crainte, la connaissance, c'est dans le cœur, comprenez On est tous d'accord, on a dit que les fruits vont être visibles sur les actions, c'est certain. Mais l'essence se trouve où C'est dans le cœur. Est-ce que ça, ça se passe Est-ce que, est que je peux passer ça à mes enfants Est-ce que ça, ça se transmet de cœur en cœur Non L'intention en tant que telle, le tawhid d'Allah, comme on a dit tout à l'heure, le fait de nous craindre qu'Allah, combien de fois est-ce qu'on a vu quelqu'un qui est sur le droit chemin et que son enfant va prendre un chemin complètement inverse. Même un prophète, Nuh, alayhis-salam. Prophète Nuh, alayhis-salam. On va arriver à ça après. Nuh, alayhis-salam, parce que ça, c'est le contraire. Nuh, alayhis-salam, l'autre avec sa femme est plus clair. Nuh, alayhis-salam, avec son fils. Noble prophète d'Allah Azza wa est-ce que lui peut implémenter le tawhid dans le cœur de son fils Non. Pourquoi est-ce qu'Allah Azza wa il testerait un noble prophète comme Nuh avec un enfant tellement désobéissant Entre autres, c'est pour nous montrer à nous que la religion, la foi, ce n'est pas héréditaire. La seule chose dont on hérite en islam, c'est dans le fiqh, c'est dans les ahkam de Zahir, ça veut dire L'identité. Il y a l'islam en tant qu'identité, l'islam en tant que religion. En tant qu'identité, ça veut dire, je prends pour acquis que celui qui est né dans une famille musulmane, c'est un musulman, ça veut dire lorsque je fais transaction avec lui, je mange sa viande et ainsi de suite, c'est halal, ainsi de suite, jusqu'à la preuve du contraire. Vous comprenez Mais ça, c'est dans la dunya, ça n'a rien à voir avec le jugement que Allah va lui donner le jour dernier. Le jour dernier, il n'y a pas quelqu'un que Allah va juger selon sa famille. Son père Qu'est-ce qu'Allah Azza wa Jalla dit? "Le jour où l'homme fuira wa son frère, de sa mère et de son père, de sa compagne et de ses le jour dernier, le père va fuir ses enfants, les enfants vont fuir leurs parents. Chacun va être tout seul. C'est l'heure du jugement, bien sûr, pas dans le paradis. L'heure du jugement Chacun va dire « Nafsi, Nafsi ». Tu vas dire euh, « ya, ya Allah, mais moi, mon père, c'était tel. » Ton père, il va dire « Ne m'implique pas dans ça. Je ne te connais pas, on ne s'est pas vu, on ne se connaît pas. » Je ne veux pas porter tes fardeaux, je ne veux pas être impliqué dans tes problèmes. Et le contraire aussi. Vous comprenez le prophète, alayhi sallatou salam, au début de son message, même avant les détails de sharia et ainsi de suite, il a commencé à appeler. Et après ça, il a appelé même sa fille. Il y a Fatima bintah. Mohammed, la orgne anki min Allahi, je ne peux pas te sauver d'Allah. C'est toi qui dois te, te préparer à faire face à Allah Azza wa Jalla le jour dernier. Donc, le fait d'être né dans une famille musulmane, famille de tawhid, imaginez quoi C'est une preuve contre nous, pas une preuve pour nous. C'est une hujja alayna, parce que c'est une ni'ma d'Allah Azza Allah Azza wa t'a déjà donné les, les les premières étapes, qui sont des, les premiers outils sont déjà présents. Alors, le, le jour dernier, tu ne peux pas dire à Allah, ah, moi, je ne savais pas ça, je n'ai jamais entendu parler de ça. Ramadan, jamais. Moi, euh, moi l'Islam, il y a des personnes qui me donnaient la mauvaise image de l'Islam, disaient ce n'est pas une bonne religion. Mais toi, tu es, es né dans l'Islam, tu es né dans l'Islam, et ton père a pratiqué l'Islam, et ta mère a donné des mawa'id, et ils t'ont appris lorsque tu étais jeune, ta religion, et ainsi de suite. Et le contraire aussi, c'est... La même chose, prophète Ibrahim (alayhi salam) rappelle imamut tawhid C'est l'exemple du Tawhid dans le Coran. Ibrahim (alayhi salam) est-ce que son père était mu'awhid ou son père ne veut même pas le suivre? Mushrik. Donc, la foi n'a jamais été une question héréditaire, jamais. Ce dont on hérite. Comme on l'a dit, c'est l'identité. C'est là où il ne faut pas faire la confusion. Oui, dans la dunya, on hérite. Dans la dunya, on a quelque chose qui s'appelle la communauté musulmane. Lorsqu'on dit la communauté musulmane, un milliard de musulmans plus, est-ce que toutes ces personnes vont entrer au paradis Est-ce que toutes ces personnes sont des personnes nobles auprès d'Allah Azzawajal Toutes ces personnes Allahu'alam, c'est lorsqu'on parle de X, Y, Z, mais lorsqu'on parle de l'ensemble Allah, il a dit Que dans, dans Ceux qui disent Qu'ils sont des muslimins Il y a des munafiqin Et Allah Azza wa Jalla Parle de du danger Des munafiqin Et que munafiqin Fiddaarkil asfalimina Minanar Munafiqin C'est justement Entre autres Ces personnes Qui héritent de l'islam Mais Que l'islam Est pas à l'intérieur De leur coeur Qu'il affiche seulement Pour continuer A faire un gain Ou faire partie D'une communauté Ou autre chose Vous comprenez Et Allah Azza wa Jalla Il a parlé aussi De Entre autres Des gens du livre Ahlul kitab Kiflain i murrahmatihi. Allah azzaudi a promis la récompense double à celui qui est des gens du livre et qu'après ça il se convertit à l'islam parce qu'il a cru en son prophète avant et après ça il croit en Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les meilleurs des croyants de cette umma. Est-ce que tous ils ont hérité de l'islam? est-ce Il a hérité de l'islam ou il a grandi dans le shirk lui? grandit dans le shirk. comprenez Il euh, y a l'histoire de Salman Al-Fair, ici. Salman, le perse. Vous pouvez la chercher sur, sur Internet. Je ne dis pas que tout ce qui est sur Internet, c'est authentique. Mais facilement, vous pouvez la trouver, Inch'Allah. L'histoire, ou bien dans les livres de Syrah biographies. Très, très belle histoire. Inch'Allah, un jour, on pourrait faire une halaqa sur ça. Non, hadith. L'histoire de Salman le perse. Cherchez tellement la vérité. Lui, il est né dans le il a Il a parcouru des terres et des terres. Il a passé par des étapes et des épreuves pour finalement trouver le prophète mohammed alayhi salatu wa Parce qu'il cherchait la vérité, Allah, azza wa ta'ala, il l'a guidé. C'est clair Non. Oui, c'est une démarche. Exactement. Allah, azza wa ta'ala, celui qui cherche la vérité, Allah, subhanahu wa ta'ala, il le guide. Taïn. وَلَسْنَا نَقُولُمْ Inna hu la yadkhulu nara ahadun min ahli tawhid. Bel kathiru min hum yadkhulu bidhunubihi wa yu'adzabu ala miqdari djurmih thumma yakhruju minha. Il est en train de nous dire ici ce qu'il veut pas dire que les gens du tawhid ne vont tous jamais entrer en enfer. Non, il y a des gens qui ont le tawhid et qui pourraient entrer en enfer. Après ça finir au paradis. S'il va leur rester des péchés desquels ils n'ont pas été, en quelque sorte, purifiés, que Allah Azza wa Jalla ne leur a pas pardonné. Parce qu'il y a parfois des péchés qui sont grave, comme on a dit, parce que la personne dans son cœur, par exemple, elle sous-estimait le péché, elle ne craignait pas Allah Azzawajal et ainsi de suite, peut-être qu'Allah Azzawajal ne va pas pardonner une telle personne elle va être punie en enfer pour ses péchés avant d'entrer ila Al-Janna Inch'Allah Azzawajal. I'alam Tout ça c'est des questions critiques en passant, c'est des questions très très importantes ce dont on traite aujourd'hui. I'alam anna ashia'ata la ilaha illallah. Tu baddidu. Men daba vid djunubi wa ghuyumihaa bi qadari quwwati thalika shu'a'i wa dha'fih. Falaha nurun wa tafawutu ahliha fi thalika nur quwwatan wa dha'fan la yuhsihi illallah <tifanā> Il ici, que les rayons de la ilaha la ilaha c'est quoi c'est C'est une lumière qu'Allah Azza wa Jalla accorde à la personne sincère tout en se rappelant ici encore une fois pour qu'on n'entre pas dans la confusion. La ilaha illallah c'est pas une parole qu'on répète avec la langue seulement. La ilaha illallah elle demande ul qalb que le cœur soit sur la même la même onde, comprenez Tawatu' ça veut dire c'est la même onde, c'est exactement ça dans la langue arabe. Que le cœur soit d'accord, soit convaincu de la ilaha illallah, soit engagé dans la ilaha illallah. Sinon la ilaha illallah elle seule, elle sort seulement dans la dunya comme Car d'identité que moi j'appartiens au musulman, mais auprès de l'arzoo, elle a zéro valeur si elle ne vient pas du cœur de la personne. Est-ce que dans le cœur des personnes, est-ce que là, il a, il elle a tous, elle a la même puissance entre telle et telle et telle, et telle personne ou bien est-ce qu'elle est différente Différente. Le plus puissant que là, il a, il en a, elle est dans le cœur de la personne, le plus qu'elle va lui illuminer le chemin dans cette vie du bas monde Et enlever à volumats, les ténèbres, l'obscurité. Et il y a des personnes qui en ont illa et illallah, mais qui est faible. Alors ça reste un peu avec des, des volumats, des ténèbres. Dans Surat al-Baqarah au début, qui pourrait nous dire c'est quoi l'exemple que nous avons au tout début de Surat al-Baqarah. On a deux exemples au début, au début de Surat al-Baqarah, oui. Donc on a deux exemples des munafiquis, les hypocrites. Allah Azza nous parle des croyants dans... trois ou quatre versets ou cinq versets En tout cas, c'est entre 3 et 5 versets. Je ne me rappelle pas les premiers versets de sourate al-Baqarah. Ça, c'est les croyants. Après ça, deux versets sur les mécréants. Après ça, 13 versets sur les munafiquis. Parce que les munafiquis, c'est un sujet très très important ici. Que ce soit au niveau externe, le danger des munafiqin ou bien le niveau interne le danger d'unifak pour nous en tant que personnes 13 versets qui parlent des munafiqin avec deux exemples il y a un exemple sur le mounafir qui est pur munafiq qui est pur c'est celui qui rejette l'islam complètement dans son cœur il ne croit pas en l'islam tout simplement le deuxième exemple C'est l'exemple du منافق qui a un peu de iman mais qui est dans le doute, indécis. Alors il dit subhanahu wa ta'ala, "Chaque fois qu'il éclaire pour Parfois, la lumière elle est là, le منافق avance, et si il obscurcit un peu de ténèbres, le منافق il, il s'arrête. Comprenez C'est un peu comme une auto, une voiture qui que Tu dois, tu dois faire un parcours parce que c'est ton auto, c'est l'auto que tu as, tu n'as pas un autre véhicule de transport. Mais pour revenir chez toi, tu n'as personne pour t'emmener. Et l'auto, elle démarre, elle marche un kilomètre, après ça, elle s'arrête. Et toi, tu dois essayer de faire défiler la batterie, je ne sais pas quoi, démarrer encore une fois, ça avance un peu, après ça, elle s'arrête. Ce n'est pas l'auto idéale. Tu ne peux pas vivre avec tout ça pour toujours. Vous comprenez Ça, c'est la même chose. Parce que dans le cœur, il y a le iman. E Mais il y a aussi beaucoup de doutes, beaucoup de choubouhats, beaucoup de siens. Complètement. Alors la personne, elle doit travailler rapidement sur son cœur, sinon elle va tomber au premier niveau qui est le niveau qui est pur. « Alors il nous dit ici, la différence entre la puissance de cette lumière, de la ilaha illallah, du tawhid dans le cœur des gens. Il dit ici, « Fa minal nasi man nur hadhi kalima » Il y a des gens que, là, il a Allah, le tawhid, dans leur cœur, c'est comme le soleil. Pour d'autres personnes, c'est comme un astre, c'est comme une étoile. Pour d'autres personnes, quel comme une grande lanterne. Et pour d'autres personnes, comme une petite bougie. Vous comprenez, ce n'est pas tout le monde qui a le même niveau de tawhid. Bien sûr, c'est Allah Azza wa Jalla qui sait qui a le plus de tawhid et qui a un tawhid qui est faible et ainsi de suite. Ça, on ne peut pas savoir, mais on va le savoir quand så får vi lust på jömma. Allah Azawajal kom i dikt i från Quranen Kärling, och för detta visar ljusen i jömma med ämnen och mellan händerna på detta antal, med hänsyn till eller med hänsyn till vad som finns i deras hjärtor av denna kärna, kunskap och handling och kunskap och handling och kunskap och handling. Den dagen kommer vi att Sérat, un pont, un pont qui traverse l'enfer, celui qui tombe va tomber en enfer. Et c'est un pont qui est tellement, c'est pas un pont, un pont sur lequel on marche normalement, c'est un pont tellement fin. Pour que la personne ne fasse pas de mauvais pas, elle a besoin de de lumière. y a le prophète, il a déjà mentionné ça avant, mais je le répète encore une fois, je vous encourage fortement, même si c'est en français, même si vous ne comprenez pas l'arabe, lisez ça en français, ça vous donne une idée très très intéressante. Allez chercher Sahih Muslim, premier chapitre sur la foi, l'Iman, et allez vers toute la fin, les derniers hadiths qui parlent de Shafa'a, l'intercession, plein de hadiths très très intéressants est très très bénéfique pour la foi Insha Allah ça prend seulement une heure deux heures pour les lire tous Insha Allah le Prophète Ali ibn Abi il a décrit que la puissance de elle émane de ou bien de la lumière de chaque personne est-ce que tous les croyants vont avoir le la même lumière est-ce que tous vont avancer aussi rapidement l'un que l'autre non ça ça va dépendre du tawhid que la personne elle avait dans Cette vie du bas monde que ce soit avec les bonnes œuvres, mais aussi avec la connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala et la crainte d'Allah azza wa alors il nous dit ici aussi Le tawhid, de la ila illallah, il peut être tellement puissant dans le cœur de la personne qu'à chaque fois que ça fait face à une choubha, c'est quoi une choubha? Une ambiguïté qui pourrait causer le doute. Okay? Le choubha, c'est la source du doute. Ce n'est pas le doute en tant que tel. Même s'il n'y a pas de traduction exacte en français, mais bon, tu nous as sauvés avec un bon mot ici. Ambiguïté, intéressant. Choubha, c'est une ambiguïté. Quelque chose qui pourrait te faire... Douter, remettre en question des choses qui sont prises en, pour, pour acquis, qui font partie de l'Iaqim. Incha'Allah, bientôt on va voir, incha'Allah, Taala programme juste sur la question de l'Iaqim parce que c'est très très important. Beaucoup de shubuhat, aujourd'hui, modernes et contemporaines, incha'Allah, ça, ça prend beaucoup de recherches, incha'Allah, en construction, incha'Allah, pour bientôt, Taala. Shubuhat, ainsi que shahawat, c'est quoi shahawat les tentations. Les tentations aussi, c'est des épreuves pour le cœur de la personne. Alors, est-ce que tout le monde est-ce que tout le monde réagit aux tentations de la même façon Non. Entre autres, à cause du tawhid de la personne. Okay? C'est dû à plusieurs choses, mais entre autres, à cause du tawhid. Il ne faut pas prendre pour acquis qu'une personne qui est faible devant une tentation en particulier, elle a moins de iman qu'une autre personne qui n'est pas faible devant cette tentation. Il okay ne faut, faut pas prendre ça pour acquis. Est-ce que c'est clair ce que je viens de dire le, le tawhid, c'est pour le gros, parce que ce n'est pas seulement le tawhid de la personne qui définit sa réaction face à une tentation en particulier. On parle d'une tentation, on ne parle pas du volume de toutes les tentations. Pourquoi Parce qu'il y a des personnes... Qui a déjà une faiblesse face à une certaine tentation. Il y a des gens, par exemple, elles Les gens, ils mènent l'argent. Des gens, ils aiment tellement l'argent, tellement l'argent. Comme ça, deux dollars pour pour lui, sans parler de l'imménil avant l'imménil. Deux dollars, c'est il s'attache à ça. Donc, lorsqu'il y a tentation de l'argent devant lui, même si son imménil est plus puissant qu'une autre personne pour laquelle l'argent, c'est rien du tout, le, la réaction pourrait être différente. C'est a priori, on pense que l'autre, il a plus de humain. comprenez Et il y a aussi le contexte, les circonstances de la personne. Pour un pauvre, c'est certain que son attachement à 2 dollars va être plus fort que l'attachement d'un millionnaire à 2 dollars. Vous comprenez Donc, il y a d'autres facteurs. Il ne faut jamais prendre pour acquis que celui qui est faible devant une épreuve que lui, il est plus faible dans son iman que celui qui a résisté face à cette épreuve. C'est pour ça que les ulama, et les savants ils disent qu'il faut toujours garder et rester sur ses gardes parce qu'on ne sait jamais c'est quoi l'épreuve face à laquelle on va être, être faible. Il y a des gens, croyez-moi, qui passent toutes les épreuves habituelles, là, connues, tentations, chubouhat et ainsi de suite. Mais un jour, Allah Azza wa lui fait sortir une épreuve très très spécifique. Et là, la personne va tomber. Pourquoi? Parce que pourquoi? Pourquoi elle est tombée? Tu pourrais me dire pourquoi? Elle est faible, mais aussi pourquoi, M même si elle est faible. Sous-estimer, tu te rapproches. Barakallah. Il a mis sa confiance en soi même, Vous comprenez? que moi, moi j'ai passé tellement d'épreuves. Mon iman, il est fort. Alors qu'en réalité, tu dois placer ta confiance en Allah. Azzaud. Si tu places ta confiance en Allah, subhanahu wa ta'ala, et après ça, bien sûr, ton iman, pas seulement tu dis « c'est Allah qui va me sauver » et tu laisses, ton, tu, tu laisses partir ton iman comme ça, mais si tu t'attaches à Allah, « وَمَا يَعْتَصِمْ بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَا إِلَّا سِرَاتٍ مُسْتَقِيمٍ » Vous comprenez Pour ça, ça, ça nous ramène à ce qu'on a dit, il y a deux ou trois séances, On avait dit, pourquoi est-ce qu'Allah Azzawajal pourrait laisser un croyant commettre un péché, même un croyant qui est noble, pourquoi est-ce qu'Allah Azzawajal le laisserait commettre un péché, entre autres Pour qu'il revienne vers lui, et pour aussi qu'il... Pour qu'il réalise, pour qu'il fasse, c'est un peu... Qu'est-ce que c'est le bouton reset ré, Réinitialiser, c'est pour un pour faire un reset de ça, ribada, parce que parfois la ribada pourrait prendre une certaine connotation de ça va devenir une routine Routine, mais oh, en fin de compte moi je, parce que je suis une personne tellement organisée, tellement sage dans la vie ainsi de suite, c'est pour ça que tout marche bien je me contrôle bien, je sais comment prendre les bonnes décisions et ainsi de suite la personne commence à oublier Allah et la ni'ma qu'Allah subhanahu wa ta'ala il l'a guidé avec alors Allah subhanahu wa va lui mettre sur son chemin une épreuve que la personne n'attendait pas et que la personne va chuter même si Allah Azzawadil al-Ams ce serviteur. Pourquoi Pour le rappeler au droit chemin. Droit chemin parce que ici c'est le cœur qui s'est détourné, c'est pas les actions. C'est le cœur qui s'est détourné d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ta la même chose ici pour les péchés. Parfois la ilaha illallah est tellement forte que ça va faire fondre, ça va brûler les péchés. On va arriver, on va donner un exemple bientôt, incha'Allah, subhanahu wa ta'ala. Alors, écoutez bien ça. « Fasama'u imanihi kad hurissat bin noudoumi min kulli sariq illi hassanati » Celui qui a iman, tawhid tellement puissant, tellement fort, ça nous ramène à la séance dernière, ce qu'on a parlé, euh, l'ayat du Qur'an, « Alladina ditanibuna kabaira al-ithmi wal-fawahisha illa » On a même parlé dans de la question de l'amam. C'est quoi l'amam Le fait de tourner autour de quelque chose. On avait dit, certains savants, ils ont dit, c'est les... Donc ça, c'était la séance derrière. Mais il nous dit ici, C'est bien, c'est un bel exemple. Toujours les exemples, ça illustre bien. Il dit, celui qui a l'Imane, qui est blindé, le tawhid qui est blindé, c'est euh, son, peut dire son, son cap capital, assets, comme on dit en anglais, sont bien surveillés Alors là, le shaitan pourrait prendre quelque chose, mais il a, il a volé quelque chose. C'est arrivé rarement. C'est un voleur, imaginez quelqu'un qui a de, tout un système de surveillance dans son magasin, des agents de sécurité, ainsi de suite. Un jour, il y a quelqu'un qui a volé, quoi Un chocolat. Un chocolat, est-ce que c'est grave Pour la compagnie Pour cet homme d'affaires, l'investisseur Non, pas grave. comprenez Pourquoi Parce que dès qu'il réalise qu'un chocolat a été volé, on ne va prendre pas un chocolat. On va dire quelqu'un qui vend des bijoux, en ans il y a quelqu'un qui a volé un bijou de son magasin. Qu'est-ce qu'il va faire tout de suite ?« min rahmatullah » soit rapidement il va retrouver le voleur il va reprendre ce qui a été volé de lui ou bien rapidement il va se rattraper il va faire augmenter ses, ses ventes pour rembourser la perte de, de, cette, de ce vol, vous comprenez ça c'est l'exemple du croyant, le mu'min le mu'min il surveille bien son iman. alors les péchés qui arrivent, c'est les péchés normaux de la nature humaine qui sont inévitables, mais ça c'est comme un un voleur qui a volé quelque chose et le croyant, le mu'min, rapidement, il va se rattraper pour se reprendre avec la taouba ou pour augmenter encore plus son iman à travers les bonnes œuvres. T'aïe. Après ça, فَهُوَ هَكَذَا أَبَدًا مَعَا لُسُنْسِ الْجِنِ وَالْإِنسِ لَيْسَ كَمَنْ فَتَحَ لَهُمْ خِزَانَتَهُ وَوَلَّا الْبَابَ ظَهْرَهُ Il nous dit, ce n'est pas comme, on ne faut pas comparer lui à quelqu'un qui a ouvert son magasin qui a ouvert sa cache au trésor et qui a donné son dos au voleur. Ne regarde pas, ne surveille pas. Imaginez quest ce qui va arriver. Alors, On ne peut pas dire le premier, c'est comme le deuxième. Les deux ont commis un péché ou des péchés. Il y a une grande différence entre les deux personnes. Est-ce que l'exemple est clair Taïm. وَلَيْسَتْتَوْحِيدُ Mujarrada iqrar al-abd Bi annahu la khaliqa illa Allah Wa anna Allah rabbu kuli shé'in encore une fois, il nous dit C'est quoi le sens du tawhid C'est pas le simple fait de dire Il y a un créateur Et que le seul créateur c'est Allah C'est pas ça le tawhid Ça c'est le début du tawhid Parce que les mouchrikins dans l'Arabie Les amis du prophète Est-ce qu'ils questionnaient ce point Est-ce qu'ils ont dit Qu'il y a un créateur à part Allah Les mouchrikins de l'Arabie Non Voilà, ils s'aaltent Man Allah si tu les questionnes qui vous a créé vont dire c'est Allah dans notre ayah Allah si tu les questionnes qui a créé les cieux et la terre ils vont dire c'est Allah subhanahu wa ta'ala mais le problème les mushrikins de l'arabie c'est qu'ils étaient attachés à leur divinité leurs idoles et ainsi de suite donc nous rapproche d'Allah On dit ça, c'est notre culture, c'est nos ancêtres qui nous ont demandé d'adorer ces divinités ainsi de suite. C'est ça, le shirk qui existait surtout lors de la vie du prophète, alayhi salatu wassalam, bien sûr, au début de de sa vie. ما يحول بينه و بين الأسباب الدائيات إلى المعاصي والإصراري عليها. C'est pour ça qu'il nous dit, le vrai tawhid, c'est quoi C'est une force intérieure. Cette force intérieure, elle va maîtriser la personne. Va, on ne peut pas imaginer un vrai tawhid Mais que la personne fait tout le mal. Comprenez fameuse théorie de mon cœur, il aime Allah, j'aime tellement Allah. Tu ne peux pas tellement aimer Allah et être tellement sincère dans ton humain et tu désobéis Allah, à Zaudan, nuit et jour, et tu fais tout le haram sous toutes ses couleurs et tu ne fais presque pas de bonnes œuvres. C'est quel tawhid ça Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de ton cœur Le cœur, c'est le, le roi, c'est le centre de commandement. « Allah wa inna fil mudra » Il dit le prophète, « Une partie du corps, que si elle est saine, le corps va être sain. Si elle est corrompue, le corps va être corrompu. C'est quoi cette partie C'est le cœur. « Alla wa Oui, on a parlé la dernière fois, on a dit qu'il y a un compagnon qui buvait l'alcool. Et lorsque les compagnons, certains compagnons, ils le modis och biyaillah sulten profet sa Rasulullah digva, fanns han? Han älskar Allah och Rasul Allah. Alla är sin profet. Okej? Men då är att att att att att att comme att att att att att att att Quelqu'un att att att att att att faisait cinq prières par jour avec le prophète, sallallahu alayhi wa Dans la Médine, il faisait le djihad avec le prophète, sallallahu alayhi wa faisait, faisait, faisait, faisait. Mais il avait une faiblesse qui restait avec lui de le avant l'islam. Avant l'islam, les arabes buvaient beaucoup. Vous comprenez Alors, c'était un alcoolique, ce compagnon. Alors, il avait de la difficulté de... Ça ne fait pas en sorte que c'est halal. Non. Le prophète, sallallahu il le punissait quand même. Mais il disait, le prophète, plus que ça, non. Il ne faut pas le maudire parce que ça reste un musulman sincère. Mais là, on parle d'autre chose. On parle d'un autre portrait que certaines personnes veulent nous faire croire aujourd'hui. Que non, j'ai un cœur à l'intérieur, mashaAllah, pur comme je ne sais pas quoi. Mais moi, je fais... « Je fais tout le mal, je fais tout le haram, je suis un voleur et menteur et traître et je fraude et je bois l'alcool et la drogue et telle chose et fornication et riba et ainsi de suite. Et je ne fais pas salat et je ne fais pas zakat et je fais pas, pas sainte et je suis un très bon croyant à l'intérieur. » Mais quand même, comme on l'a dit, sauf si tu n'es pas un être humain, si tu es une autre forme de créature, ça c'est autre chose. Pour un être humain, c'est inconcevable par la logique et par aussi avançant le Qur'an. Et avec ça on comprend Inshallah Ta'ala juste un 10 15 minutes inshallah parce que c'est très important. Il dit c'est avec ça qu'on comprend les hadiths du prophète tous les hadiths qui parlent des vertus de la ilaha illallah. Il plusieurs hadiths du prophète qui parlent de de des mérites de la ilaha illallah. Alors il dit le prophète wa sain, man wajha Allah wajha a interdit l'accès à l'enfer à celui qui dit la ilaha illallah et qui l'a dit pour Allah subhanahu wa ta'ala qui ne veut que être aimé par Allah subhanahu wa ta'ala ah, Est-ce qu'on va dire moi j'ai dit la ilaha illallah aujourd'hui je l'ai dit ce matin et Allah il m'a interdit d'entrer en enfer après ça je fais ce que, ce que je veux est-ce que ça c'est le sens logique ça si ça c'était le sens il n'y a plus de halal, haram en islam ça, ça sert à quoi tout l'islam et le fait qu'elle est pratique. ça sert à quoi moi j'ai dit la ilaha illallah ça je peux frauder je peux voler je peux faire ce que je veux parce que j'ai dit la ilaha illallah et Allah il m'a interdit l'action d'enfer non Le prophète sallallahi dit yabta ribi dhalika avec la sincérité du cœur l'engagement du cœur et dans l'autre hadith la yadkhulu an nara man qala la ilaha illallah et ainsi de suite il y a plusieurs hadiths sur les mérites de la ilaha illallah alors la ilaha illallah c'est la parole du cœur avant que ce soit la parole de la langue Je vous pose une question. Si quelqu'un dit « La ilaha illallah » avec sa langue, mais son cœur refuse de dire « La ilaha illallah », que dites-vous d'une telle personne Personne qui dit « La ilaha illallah » avec sa langue, mais son cœur à l'intérieur refuse de dire « La ilaha illallah ». Okay. Définition de l'hypocrite, mon Qu'est-ce qu'on a aussi Donc, Accumulation de péché? Non, son cœur refuse. Son cœur refuse de lire là et là. Je suis pas, je suis pas en train de dire son cœur ici, il, il vit pas bien, il vit pas l'expérience de la. Je dis, le cœur refuse de lire là et là. Le, le cœur, lorsqu'il dit là et là, il a le cœur à l'intérieur. Pas le goût de dire ça ça c'est monafic c'est clair ça c'est ça c'est exactement ça que Allah Azza wa Jalla dit c'est al-munafiqin fi d-darik al-asfal min an-nar c'est ceux qui sont au fond de l'enfer plus plus que le kafir mettons nous donne notre exemple si quelqu'un dit la ilaha illa Allah avec son cœur mais ne l'a dit jamais avec sa langue que dites-vous d'une telle personne hmm? incroyant. Toujours? Il ne l'a dit jamais avec sa langue. Il n'est pas obligé. Mais comment est-ce qu'on devient musulman? est-il s'il a oui. Manque de sincérité. Manque de savoir. Mais, mais pourquoi est-ce que la personne ne dit pas là il a comment je pensais que la, la réponse était tellement évidente ce soit est pratique et simple direct hein muet quelqu'un qui est muet entre autres quelqu'un qui est muet là est-ce que lui son, son théorie il est véridique oui Alors, remarquez ici qu'on qu peut avoir le tawhid sans le dire avec la langue. Parce que le cœur, il le dit. Mais le contraire, on ne peut pas imaginer. Tu ne tu peux, peux pas dire « La ilayallah » avec ta langue et ton cœur est muet. Ton cœur est, genre, est malade, tu ne peux pas croire « La ilayallah ». C'est inconcevable. Ou bien aussi la même chose, le moukrah, celui qui est dans la crainte, la crainte sérieuse, pas la crainte de perdre sa, sa, sa job ou son emploi. Ça, ça, ça ce n'est pas la crainte. La crainte ici, ça veut dire... Comme, comme les musulmans qui vivaient dans le temps de l'Inquisition, et ainsi de suite, ça veut dire quelqu'un qui est menacé sévèrement dans sa vie ou dans son bien-être, et qui doit cacher son islam, ça c'est dans le Coran, dans le Coran, c'est drôle, hein? parce que <coughs> ça c'est un argument sans, sans, sans, sans sortir du sujet, mais c'est important d'avoir aussi certains, comprendre certains points, qui sont reliés plus au contexte et l'actualité, et ainsi de suite. Vous savez souvent les groupes de droite, les groupes d'extrême droite et islamophobes et ainsi de suite, ils, ils utilisent beaucoup ce mot, ils, tous ils le connaissent par cœur, taqiya taqiya ok Alors à chaque fois qu'il y a un musulman qui dit quelque chose que eux ils n'aiment pas parce que ça ne provoque pas les gens, ils, ils vont dire quoi Ils utilisent la taqiya taqiya ça veut dire qu'ils qu cachent quelque chose dans son cœur qui ne montre pas. Alors que bon, on ne va pas parler chiites et ainsi de suite, mais pour nous, al-usuna n'est pas quelque chose qui s'appelle une pratique de taqiya. Taqiya, c'est quoi Illa est un tête taqum c'est le fait de, dans une situation dans laquelle tu as, tu as peur pour ta vie et que tu dois cacher ton islam. Est-ce que ça c'est mal Est-ce que c'est hypocrite Non, ça c'est. Même aujourd'hui, on présente ça comme étant les, les droits de l'homme, des gens opprimés, et les pauvres, ils sont contraints à cacher leur religion, et ainsi de suite, on nous fait plein d'histoires bien sûr tant tant qu'il s'agit pas des musulmans mais dans les médias on nous montre je sais pas moi telle telle croyance et telle chose ils vivent chez les musulmans ils doivent se cacher adorer ils les montrent comme des personnes nobles parce qu'ils s'attachent à leur religion mais après ça ils nous parlent de l'islam par le de dessus ça c'est juste entre parenthèses mais on peut imaginer que quelqu'un est le iman dans son cœur mais ne puisse pas le dire avec la langue ne dise pas il parce que la personne est menacée dans Son existence dans sa vie, Allah Azzawajal, il dit, Illa man ukriha wa أُكْرِهَا وَقَلْبُهُ bil iman. Pourquoi est-ce qu'on est en train de mentionner ça C'est pour que montrer que la vraie vertu, la plus importante vertu de la ilaha illallah, c'est quoi C'est la source qui est dans le cœur. Après ça, ce qui sort de la langue, c'est la reconnaissance pratique dans les faits, parce que l'islam, c'est une religion aussi, communautaire, qu'on n'a pas le droit juste pour répondre et pour clarifier les choses, on ne peut pas être musulman sans dire là, ilaha illallah avec sa langue si on est capable de la dire. Okay? Parce que l'islam, c'est une religion qui se pratique aussi en communauté. Vous comprenez euh, Si, si quelqu'un vient me voir à, à, à moi et me dit, euh, est-ce que toi, tu es musulman, c'est un autre musulman qui, qui pose la question. Pour une bonne raison, il veut savoir ce qu'il peut manger ma viande à moi à Halal, il veut savoir ce ce qu'il peut faire, il peut partir avec moi à Umrah, si j'ai une agence de voyage, pour n'importe quelle raison, mais c'est un musulman, c'est pas quelqu'un qui cherche le trouble ou les problèmes. Il me dit est-ce que tu es musulman Si je lui si dis moi, c'est pas de tes affaires, c'est grave. Parce que l'islam, prophète sallallahu alayhi wa nous a relié à l'umma, il y a des droits des musulmans, des obligations qui viennent avec. Haqq muslim 'ala muslim inna al-mu'minuna ikhwa. Comme les croyants sont des, des frères, donc il y a cet aspect là de s'identifier. C'est pour ça que lorsque quelqu'un casse converti à l'islam, sauf comme on a dit, il y a des, y a des exceptions dans lesquelles les gens en peur de façon valide et ainsi de suite crédible, on parle pas de ça. Mais pour situation normale, la personne lorsqu'elle se convertit à l'islam habituellement, elle va venir voir les musulmans pour dire je vais me convertir à l'islam pourquoi est-ce qu'elle vient voir les musulmans est-ce que c'est les musulmans qui vont lui pardonner, lui donner accès au paradis non, c'est Allah Azza wa mais c'est pour faire partie d'une communauté de at-tawhid. mais comme on a dit, le noyau de la ilaha illallah, il est à l'intérieur du cœur de la de la personne oui mon frère « Tawhid » au sens le plus général, « La ilaha illallah »« Muhammad Rasulullah »« La ilaha illallah » Les deux réfèrent à autre chose Si on veut voir ici au sens plus détaillé « La ilaha illallah » C'est un sens qui relie Allah Azza wa Mais le fait de faire « Tawhid Allah » c'est quoi C'est adorer Allah Azza wa tout seul Dans notre temps, c'est quoi C'est l'adorer à travers son message Ça veut dire quoi en Muhammad Et si je dis « Ashadu anna Muhammad Rasulullah » Muhammad Rasulullah s.a.w. il a dit quoi Il a dit « Allah Que « adorer Allah »« Ma'alekou min ilahin on avait pas les deux ça refererar réfère Så donc quand ils disent la ilaha illa ça réfère aussi mohammed alayhi wa sallam les deviennent avec طيب deux trois derniers exemples inchallah inchallah c'est très très important باذن الله عز وجل toutes les paroles aussi pour lesquelles allah azza wa jalla a promis une certaine récompense Alors nous avons dans le hadith authentique, "Celui qui dit wa bihamdihi 100 fois, ses péchés sont effacés ou ses péchés Celui qui dit Subhan Allah wa bihamdihi 100 fois, Allah Azza wa Jalla va lui pardonner ses péchés, même s'il y a beaucoup de péchés. Hadith authentique. Ce que je peux dire moi, aujourd'hui faire ce que je veux, à la fin de la soirée je vais dire Allah wa bihamdihi 100 fois. Ça prend 2 minutes et Allah va me pardonner tous mes péchés. Que ça fonctionne. C'est quoi le sens ici « Mouata'atul qalb » Le cœur doit être présent, vous comprenez Un cœur qui est encendrit par les péchés. « Ce qui va être présent avec Subhanallah « Subhanallah wa bihamdihi » Ce qui va être illuminé par la crainte, la connaissance d'Allah Azzawajal Non, peut-être la première, deuxième fois, troisième fois. Après une semaine, un mois, le cœur va, va mourir. Et là, c'est la langue qui va répéter des choses qui ne sont pas présentes dans, dans le cœur. « Na'am man qalaha bi lisanihi ici c'est pour faire la balance aussi c'est voyez qu'on essaie de mettre express, mais c'est une question très très importante parce que c'est relié au principe de base pratique de base qu'on fait en islam le dhikr le dhikr c'est quoi le dhikr l'invocation d'Allah de faire l'invocation d'Allah subhanahu wa ta'ala le dhikr il se fait par quoi la langue et et le cœur A chaque fois qu'on trouve un vicr en islam, une invocation, ça réfère à la langue plus le cœur. A chaque fois, sans exception. Thay. Si maintenant moi, mon cœur n'est pas présent, qu'est-ce que je fais? Dua, c'est le dick, c'est la même chose. Romu Machuso, c'est un peu près la même chose. L'invocation. Si moi actuellement, maintenant Mon, mon cœur est juste occupé avec autre chose. Et tellement de choses qui me gênent actuellement, ça arrive, on est des êtres humains. C'est ça. Donc, lorsqu'on insiste sur l'importance de faire le décret avec la langue et avec le cœur, c'est très important de travailler vers cet idéal. Par contre, il ne faut pas faire l'erreur de « Ah, si mon cœur n'est pas présent, non, mon cœur n'est pas présent, anyway, je ne pas décret de avec ma langue professeur Slimadi la zalu lisanuka ratban bi dhikrillah que ta langue soit toujours quelque sorte euh humide vivante avec le dhikr d'Allah subhanahu wa ta'ala comprenez ça va contribuer au cœur le moins que je vais avoir inchallah c'est que je vais avoir certaines récompenses peut-être pas cette grande récompense que tous mes péchés pour, pour être pardonné par Allah azza wa jalla si je dis subhanallah wa bihamdihi 100 fois mais si je le dis même si le cœur n'est pas présent Inshallah Allah Azza va me donner quelque chose quand même. La même chose pour le Coran. Lorsqu'on récite le Coran, normalement le Coran c'est pour quoi? Comment est-ce qu'Allah aime la récitation du Coran? Pour que le cœur soit présent. Tout d'abord réflexion réfléchir, comprendre le Coran. Je ne suis pas en train de lire ici, ce n'est pas le Coran, ce n'est pas de la magie, ce n'est pas une langue que je ne comprends pas. Allah Azza wa Juhil a révélé le Coran avec un message. Par contre, par contre, il y a des personnes qui, en encourageant les gens à faire le tadabur, réflexion sur le Coran, vont un peu pousser trop et faire croire aux gens que ta récitation du Coran, elle ne vaut rien parce que tu ne fais pas le c'est, okay? Ça, c'est... C'est une autre erreur, là, tu es tombé de l'autre côté de, de la rive, comprenez Ok, tu récites avec ta langue, tu fais le décal avec ta langue, c'est bien. Laisse, ne lâche pas le bien que tu es en train de faire, mais essaie d'accomplir ce qui, ce qui reste, l'autre moitié. C'est clair Parce que ça, ça nous arrive parfois dans la vie d'être très occupé, ainsi de suite. Tu es en train de conduire, et il y a beaucoup de circulation, et ainsi de suite, et tu dois te concentrer. Alors tu veux faire le zikl, c'est très difficile de te concentrer sur le zikl que tu es en train de faire. Mais est-ce que pour autant tu délaisses le zikl que tu peux faire avec ta langue Non, fais, fais le zikl, tu vas voir quelque chose. Allah Azza wa Jal Karim, il est généreux subhanahu wa ta'ala. Et dernier, euh, dernier exemple que nous avons ici, c'est pour ce qui est, c'est un très très bon exemple, relié à tout ça, ce qu'on est en train de mentionner. chez Allah Azza wa Jal, le fameux hadith. Le fameux hadith, on fait deux hadiths ici. Premier hadith, « qatilul mi'ab ». Quand c'est celui qui a assassiné 100 personnes, il a assassiné 99 personnes dans le hadith authentique. Après ça, il a voulu se repentir. Après ça, il a tué la centième personne, il voulait se repentir. Après ça, on l'a dirigé vers un village vers lequel il devait se, se diriger. Et là, pour résumer, c'est allant long hadith. Vous pouvez trouver, on a fait une étude détaillée sur le hadith. Vous pouvez chercher sur YouTube « Amazing Stories ». C'est en anglais. « Amazing Stories ». Sur YouTube, vous avez trouvé les six ou sept vidéos. À la fin, il est mort. Il est mort à mi-chemin entre sa ville d'origine et sa ville de destination. La ville des péchés et la ville du repentir, de destination. Il est mort à moitié chemin. Lorsque les anges sont venus pour prendre son âme, qu'est-ce qu'il a fait? Lui, qu'est-ce qu'il a fait? Juste avant que eux ne calculent la distance. Hein Il s'est détourné. Il, il a fait un dernier geste. Au moment de sa mort, il a dirigé son corps vers la ville de Destination. Il a ordonné à ce que la ville de destination se rapproche, que la ville d'origine se s'éloigne. Lui, il a fait un pas, Allah l'a aidé avec un pas encore plus grand. Vous comprenez Pourquoi est-ce que Allah lui a pardonné Il n'a rien fait de bien lui. Il a tué 100 personnes, mais en fin de compte, sa taouba, il ne l'a pas pleinement accompli. Et il n'a pas fait de bien après ça, il n'a pas ouvert un orphelinat, il n'a il a pas eu des années là à faire amal salih pourquoi est-ce qu'Allah l'a il il fait rentrer au paradis volonté tellement forte pour que quelqu'un fasse tous ses trajets et se déplace et cherche comment faire la Taouba je veux aller ainsi de suite et que même à la fin, au moment de sa mort il n'est pas parvenu à arriver à la ville de Taouba de destination mais il fait quand même un Au moment de sa mort, il fait un énième geste. Ça, ça démontre d'une puissante volonté. La ilaha illallah dans son cœur est tellement puissant. La même chose, la femme connaît le hadith, « Bariyun min baraya bani Isra'il faisait la fornication toujours dans Bani Isra'il. Allah Azza wa Jalla lui a pardonné. Pourquoi Il a entré, fait entrer au paradis. Pourquoi Elle a donné à boire à un chien. Facile ça comme action ou non Combien, combien de, de, de, de, de chiens à qui tu peux, tu peux donner à boire à chaque jour, toi, aujourd'hui Tellement facile. Mais est-ce que cette personne qui va donner à boire à un chien, Allah Azza va lui pardonner la fornication et le péché majeur Non, loin de ça. Et pourquoi Yolama, ils ont dit, même si on remarque le hadith, elle a trouvé le puits. Elle a vu que cette, ce chien-là avait tellement soif Il y a personne qui la voit, si le prophète ne nous a pas parlé de elle, il y a personne qui la connaît. Donc ici il y a pas de d'ostentation, il y a pas il y a pas de bonne œuvre pour que les gens disent "Waouh, tu es tellement clément, tu aimes les animaux" et ainsi de suite. Non, personne qui la voit, seul Allah azza Et c'est un chien, c'est même pas un être humain. C'est pas un animal qui est pris au sérieux par plusieurs personnes. Mais là elle a vu que le chien avait soif, elle a fait tout un effort de un Comme il dit ici, je suis en train de résumer parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. De 1, elle est descendue par elle-même au fond du puits. Est-ce que ça, c'est dangereux ou non Oui. Elle a utilisé son khouf dans le hadith. Le khouf, c'est comme les... comme des, des chaussettes en, en cuir, un peu entre chaussettes et chaussures que nous avons aujourd'hui. C'est soulier. Mettons ça facile. Pour remplir l'eau, Il n'y a pas de verre, bouteille, autre chose. Donc, déjà là, qui, qui accepterait même aujourd'hui avec des, des chaussures de 20 dollars aller mettre de l'eau à l'intérieur de, de, de, de tes chaussures pour donner à boire à un chien Qui accepterait Peu de personnes vont le faire. Elle l'a fait et elle l'a pas fait pour le chien. Elle l'a fait pour Allah Azza wa Jai. Alors, cette petite action, Allah Azza wa l'a rendue tellement grande. De par quoi De par le tawhid dans le cœur. De par la force de la sincérité de la personne. Ala, a lam, a lam. Il y avait un, un dernier détail, mais je pense qu'on va laisser pour la prochaine fois. Est-ce qu'il y a des questions pour vous